Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Et eh oui, on a mis l'équipe au grand complet ce soir pour euh, un nouveau numéro de Grand Prix. On revient sur le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Je sais que vous êtes tous extrêmement tristes que, que ça se termine. J'ai entendu beaucoup de gens le, me, me le dire d'ailleurs déjà. Et eh oui, et eh oui, après seulement 22 Grands Prix, il est temps de, de, de tirer les rideaux sur cette saison 2022. Une euh, 34e victoire de Max Verstappen aujourd'hui. Enfin bref, voilà, vous avez vu vraiment une, une belle course à Abu Dhabi dans ma tête, moi j'ai voilà, vécu une belle course, euh, Alonso a fait podium, <rire> tout ça, j'étais bien, voilà. j'étais vraiment, euh, vraiment content, j'ai euh, l'impression qu'il me demande si c'est ici, l'émission sur Gaëtan Vigneron, tout à fait, hein, nous aurons 15 <rire> <pinces, petites rire> minutes de débrief de Gaëtan Vigneron et Jackie X, bien évidemment, puisque c'était eux quand même qui étaient au, aux commentaires euh, sur euh, f 1 TV, sur euh, la RTBF, donc on a, on a mis les petits plats dans les grands, bien évidemment, ce soir, Manu est parmi nous, il est, en, il est au centre, mais vous voyez, il s'est Il s'est vêtu, évidemment, de la, la couleur du Canada, parce qu'il adore le Canada. Oui, tout à fait. Absolument. Et Ferrari aussi, parce que j'adore Ferrari. Bonsoir à tous. J'espère que... que tout le monde va bien, effectivement. C'est euh, la dernière, dernière course de l'année. Pas beaucoup d'enjeux, donc pas beaucoup d'enjeux à Abu Dhabi. Bah, on sait que c'est deux facteurs d'ennui. De, la course n'a pas été si pénible que ça. En fait, elle aurait pu être mieux, mais elle aurait pu être pire aussi. Donc, au euh, bon, moins, on n'a pas eu de scandale à la fin et... Et pas eu l'impression de s'être fait voler quelque chose dans le dernier tour, donc c'était déjà pas mal. <rire> ouais, moi, j'ai eu la sensation de m'être fait voler mon, mon temps. <rire> non, mais sinon, ça va. Non je me sens beaucoup mieux. Il y a même. eu quand même quelques, quelques jolis. Ouais, euh, cool. ah ouais, non, non, il y a eu là... des belles choses. Non, non on, on, on exagère. Non, non, franchement, pour... en plus, pour un Grand Prix d'Abu Dhabi, il y a eu des choses. Il y a des choses à dire, ce qui n'est pas... clairement pas le cas tous les ans. On n'a pas... pas trop à se plaindre. Comment va Franck Bonsoir, bah écoutez, je suis super ravi de, ra de retrouver tous mes, tous mes pros à Milton et les anti Verstappen, euh, que je vous, vous aime bien. <rire> C'est notre, notre petit club tous les 15 jours qui se réunit, et, et voilà, on, on est content. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu va bien euh... pouvoir trouver il a, il a fait la pôle et il a gagné, franchement. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui mettre sur la gueule cette semaine Ah oh là, <rire> là, là, là, là. J'ai eu des idées. Oh, on, a, on a des idées, ouais, quand même, t'inquiète pas. Ensuite, pour répondre à, à nos fans sur YouTube, effectivement, qui, qui trouvent qu'on est un petit peu trop... Euh anti-Max, mais non, on est, on est anti-Max quand il le mérite, et on est pro-Max quand il le mérite aussi. C'est euh, comme ça, ainsi va l'avis de, de journaliste commentateur. Donc, euh, nous, sommes, nous sommes prêts à débattre euh, ce soir. de Faut-il, oui ou non, interdire Max Vous le savez, vous avez hâte, comme nous, de, de découvrir notre émission qui reviendra sur la saison où nous mettrons évidemment un 5 sur 10 Max Verstappen, il ne s'en de sa part, voilà. mais nous aurons des, des vrais arguments que nous allons étayer tout au long de l'émission, bien sûr. Euh, Alex, comment ça va Ça va, ça va, ravi de vous retrouver. Alors pour ceux qui auraient manqué les 21 Grands Prix précédents, le 22 e était un bon résumé, puisqu'on a vu dans Verstappen seul en tête, une bataille Perez-Leclerc pour la deuxième place, une bataille euh, McLaren-Alpine pour la quatrième place euh, des constructeurs, euh, un Fernando Alonso qui abandonne, et Shaquille dans les tribunes, donc c'était vraiment un bon résumé de cette année 2022. C'était parfait. C'était effectivement parfait. <coughs> voilà. On n'a pas <coughs> besoin de dire beaucoup plus. Tu as oublié beaucoup. un accrochage en fond de peloton avec Latifi plus une hasse. C'est ça, plus, euh, plus un une alpha et un stod qui se tirent la bourge au dernier moment mmh. C'est comme ça exactement ça s'est fait en plus donc. En fait vous êtes en train de dire que la saison n'aurait pu faire qu'une seule course On aurait eu exactement la même chose Exactement, que... c'est génial ça Ce serait quand même beaucoup moins fait chier <rire> <rire> <rire> mais, euh... <rire> mais, mais on rappelle toujours évidemment hein, euh, la corollaire de tout ça Qu'est-ce qu'on aurait moins fait rentrer d'argent dans les caisses de Next Gen Auto avec seulement un grand prix, vous vous en doutez. Ouais, euh, et bien sûr. En fait les il y aura enfin, des scooters tout... l'année prochaine. Il faut pouvoir... Il n'y aura plus de scooters l'année prochaine. On rappelle que l'un des patrons d'équipe euh, de l'e-scooter nous fait le plaisir d'être avec nous euh, chaque semaine et il est présent également évidemment ici puisqu'il va rouler chez As dès demain. C'est Paul, comment, euh, comment vas-tu On <rire> fait, es déjà prêt, c est déjà prête, c'est merveilleux. Il est prêt à partir ouais. ce garçon. Eh bien, guten tag ou guten Abend, plutôt, je euh, suis Nico. Non, voilà, bah, écoutez, très heureux bah, déjà d'être invité par NextGen pour annoncer ma titularisation officielle. Et puis, ouais, c'est clair que dès que l'émission se termine, je vais prendre mon avion assez rapidement pour aller à Abu Dhabi et être dans la voiture demain matin. Donc, voilà, bonsoir à tous, très content de vous retrouver. Euh, C'était une blague, je ne serai évidemment pas dans la VF22 demain, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir ma chance, mais en, en attendant que ça arrive un jour, bah, très content de débriefer cette dernière course de l'année avec vous tous. Ah non, parce que tu vas me dire qu'il est déjà 23h40 à Bouddhabi, donc là effectivement ouais. la nuit serait assez courte. <rire> C'est chaud. Il <rire> faut faire l'aéroport, il faut passer les contrôles. C'est long, tu t'arrive pas avant 3h ouais, du matin. Ça, ça se fait, en jet privé. Oui, ah oui, mais oui, mais ça reste Nicole Koenberg. Euh, pendant, pendant deux ans, il n'a pas fait rentrer beaucoup d'argent à part des sponsors honteuses avec Samsung et son gosse. Donc, à un moment donné, euh, <rire> un un <rire> on sait qu'il est capable de rentrer sur un circuit très très vite, y compris le samedi midi si besoin. C'est euh, vrai, tu peux arriver au dernier moment. <rire> Nicole c'est Paul Koenberg. Ça marche très bien, Paul Koenberg. Ça marche aussi pour le salon de coiffure, Paul Koenberg. <rire> Arrêtez, hein, parce qu'il faut encore qu'on qu montre tout ça, bien évidemment j'ai déposé, parce que ceux qui ont suivi le, le resting Café de jeudi, j'ai déposé, rassurez-vous les, les divers documents pour qu'on dépose la marque DRS, bien évidemment Donc euh, le salon va, va bientôt pouvoir ouvrir Alors, ce, ce, ce, ce, coupes, on se spécialisera dans le toupet, bien évidemment, comme ça évidemment vous passez un petit un, un, un peu trop de bois, le DRS ouvre c'est tout à fait euh, tout à fait exquis, donc à ma foi c'est tout à peu près Oulala, oh là, là faut que vous tente. On, on tente des blagues qui se lisent. Ça devient compliqué. Le chat est en train de nous sortir une masterclass, les refs, pour cette dernière course de l'année. Et on espère ben, que vous allez être très bons jusqu'à la fin euh, de cette saison. Hein, parce que, rassurez-vous, nous, ce n'est pas la dernière émission. On en fera une nouvelle en décembre. On s'offrira des cadeaux de Noël, tout ça, sera merveilleux. On <rire> parlera un peu de formule, hein, un peu de la saison écoulée euh, pendant, mais vraiment, il ne faut pas. <rire> Il ne faudra pas trop en attendre de nous. Hein, vous commencez à vous... là, <rire> visuel, exactement, Mylène nous a fait un super visuel pour le salon DRS, donc vraiment, tout est, oui. tout est parfait et ce sera, ce sera beau. Mais commençons. Tout euh, nous demande a quoi une émission sprint Parce On n'était <rire> que pour l'endurance, nous. Hein, ça ne marche plus, mais on traversera les émissions sprint le lundi et puis euh, émission qu'on le vous, mardi. Vous, vous pouvez télécharger les replays et mettre en vitesse de lecture x10. Je <rire> ne pas grand-chose. Les mauvaises langues diront que même en point, de toute façon, on comprend. pas <rire> grand chose. Mais ça, c'est évidemment votre. Ouais, votre c'est vrai qu'on a une durée d'émission qui tient à peu près à celle d'un Grand Prix, hein, grosso modo. C'est ça. Ces raconte. derniers temps, on rajoute des un... drapeaux rouges quand même. Hein. On... <rire> quand oui, on oui, ça... s'adapte. Ouais. Mais bon, FIA, comme à l'époque, les Grands Prix faisaient 24 heures, on reste toujours dans le bon. <rire> <rire> on reste toujours dit comme <rire> il <rire> faut. <rire> Encore une fois, Manu. Essayez de pas pas voir, pendant que quelqu'un parle <rire> dans cette émission, quelle bonne idée. Euh, pardon, ça, ça pas de beau volet ce soir, je suis très, très déçu. Et eh non, non c'est fini. <rire> le carton est, la bouteille. La bouteille, la <rire> <bouteille> est déjà <rire> <rire> terminé. Le carton, il a dit. Il a dit le carton. Il ah, pas <rire> le cubi. Le cubi ouais. Avec modération, bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est faux, évidemment. Je... Non, non, c'était non, non, du Bourgogne, mais c'est ça. ça. <rire> oh, que ce qu'il dit, c'est Paul Kellenberg ou Paul Anso, vu qu'il abandonne une émission sur deux avec sa connexion, on s'en PC en mousse. J'ai été plus fiable voilà. que Calpine cette année. Hein. Même ma connexion était plus fiable que le moteur d'Alonso en 2022. Donc... Euh... Quand même ouais. un peu de respect, ouais, ouais, ouais mais en même temps, oh, Paul, si t'avais avais, t un peu, temps, si, si, si avais moins de soucis, on aurait eu 500 ou 600 viewers en plus sur l'année, donc <rire> euh... et tout ça uniquement sur le PC de Paul. C'est quand même honteux, ouais. ils arrivent tous sur le même PC, c'est quand même complètement fou. Euh... Tandis que, comme par hasard, les autres PC, il n'y a rien, <rire> c'est moi qui vous les fournis, les autres PC, c'est comme sur le PC numéro 14. Donc... <rire> Là, t'as Paul qui est le même. <rire> ah, mon PC, le PC que tu m'as offert, il bug. Ah, le PC que tu m'as offert. On vous a offert des PC. <rire> <C 'est une rire> absence, mais... Nous, tout le reste, on a fait nous-mêmes, bien évidemment. Euh, bon, messieurs, ah. bravo Red Bull. Voilà, super. Hein, Max Verstappen qui s'impose. Euh... On n'a pas trop de polémique cette fois-ci. Ça s'est bien terminé. Max Verstappen qui fait la pôle et qui gagne. Mais alors. Hein sur un train de sénateur. Véritablement, il n'a pas été inquiété de l'intégralité du Grand Prix. Il a même permis de distiller quelques informations, comme ça, à dire, il oh, faudrait que Perez fasse ceci, fasse cela, voilà. Il a fait... Euh... Bah, en même temps, il a raison. Il a pris le rôle aussi du... Euh... Du, du stratège, euh, c'est normal, puisqu'ils vont devoir quand même faire des coupes hein, chez Red Bull. Maintenant qu'ils ont appris des choses avec les budgets capés, il va falloir euh, commencer à accumuler les postes. Euh, la seule déception, peut-être chez eux, ben, on est vraiment une, une énorme c'est que Sergio Pérez eh termine troisième du Grand Prix et troisième du championnat. Euh, et pour une fois, Red Bull s'est un peu fait avoir par Ferrari sur la stratégie. Ça, c'est quand, euh, quand même. Alors, il a fallu attendre le 22e Grand Prix de la <rire> saison, mais une stratégie Ferrari a marché. Et du point de but, c'est Ferrari a surtout euh, avoué avoir fait une, un faux arrêt au stand, ce qui est normalement euh, interdit par le règlement de tenter de, de piéger là-dessus. Mais effectivement, ils ont dit euh, à Leclerc dans la radio fais l'inverse de, de Perez ouais. », alors qu'en fait, euh, il n'était pas du tout prévu qu'il s'arrête quoi qu'il arrive. Et c'était juste pour que Perez s'inquiète et aille plutôt au stand que ce qui était prévu, ce qui a fonctionné. Mais et après, attention, ce qui a interdit, euh, Manu, est interdit, c'est de sortir les pneus dans la bitlane, de, de, de se préparer à un arrêt. Oui, euh, c'est vrai. Mais, mais le dire, c'est bien. Je... Ouais, le bluff. Mais du coup, du c'est coup, compliqué parce que pour moi, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire que, euh, en fait, tu, tu pièges les autres. Enfin, si on autorise ça, et moi, je suis pour l'autoriser, on peut autoriser aussi les sorties de pneus. Hein, je sais que ça énervait beaucoup de monde quand c'était Mercedes qui le faisait, mais euh, ça, ça fonctionnait aussi de la même manière. Donc, euh, après, bon, Ferrari a globalement bien joué. Le, le one-stop a été très, très bien géré par, euh, par Leclerc, euh, qui a réussi à attaquer quand il fallait, et qui a réussi à économiser quand il fallait à, à, à d'autres moments donc euh, bien joué à lui et c'est vrai que bah, Red Bull s'est un, euh, un peu laissé piéger en voulant tenter un undercut qui finalement a trop décalé Perez et a, um, aurait pu fonctionner mais euh, en fait s'il si, si n'avait pas fait le deuxième arrêt ou en, si le car avait, avait fait le deuxième donc là du coup Ferrari a réussi à bien riposter ils auraient fait ça pendant les, les 15 premières courses de la saison, ça aurait été sûrement un peu mieux euh, mais euh, bien joué à eux et pour Red Bull bon ça reste quand même le, le Grand Prix on a vu un peu revivre la La RB18, après un Grand Prix du Brésil, qui était un peu euh, triste niveau performance pour eux, euh, voilà, Verstappen finit la saison comme il l'a passé, c'est-à-dire en gagnant haut la main. On peut imaginer qu'à un moment de la course, euh, où Leclerc commençait à revenir sur Pérez et qu'il y avait deux secondes et demie entre les Red Bull, un switch entre les deux aurait permis à la Pérez d'être champion du monde, mais... Euh, vice, vice, pas vice champion du monde, restons... Euh, euh, vice champion pardon, mais c'est pas, voilà, Verstappen, c'était pas engagé à l'aider, donc tout va bien. <rire> euh, il échoue qu'à une seconde 3 Pérez, quand même, c'est fou. Avec un, ouais, ouais. Un Elle remontait à la, à la fin, mais c'est vrai que le Clair était en gestion, et finalement, ses pneus mmh. avaient encore de la ressource, donc il euh, y avait encore un et peu de marge, je et... pense, pour qu'il les garde derrière. Et Red Bull avait sous-estimé la, la bonne tenue des pneus durs aussi. Ils avaient vu que le médium avait été pas mal usé après le relais, et ils pensaient que, du coup, bien sûr, que le dur allait tenir plus longtemps, mais pas forcément beaucoup plus. Et, et en fait, on a vu que bah, sur les 20 pilotes, on a 8 qui ont réussi à faire un seul arrêt en terminant avec les durs, donc c'est la preuve que le pneu a bien tenu, et c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'a qu dit Badu, c'est peut-être la première fois cette année finalement qu'on a, euh, qu a Red Bull qui se trompe par rapport à Ferrari sur la, sur, sur la stratégie, ou en tout cas de, depuis le début de la saison c'était pas arrivé et c'est intéressant, c'est pas, pas une énorme erreur, c'est évidemment pas une erreur qui leur coûtera la saison, mais c'est vrai qu'on pourra se rappeler que sur sa dernière course Red Bull se sera, euh, voilà, sera trompé légèrement au niveau de la stratégie ou Ferrari sera, aura eu raison c'est vous qui voyez Mais euh, oui, pour le reste, euh, pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est une course à, à l'image de la saison, une domination de Verstappen. Et, et Pérez n'était pas si mal en début de course. Je note quand même qu'il y a des Grands Prix où oui, il était déjà plusieurs secondes après 10 tours. Là, il était encore au contact. Mais euh, effectivement, cette stratégie à deux arrêts lui a comblé sa course et, et son, sa fin de championnat finalement. Mais au moins, euh, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais il ne pourra pas dire que les points non rendus au Brésil auront euh, joué puisque le, championnat aurait été, le classement du championnat aurait été le même. Ouais. et pour revenir à un commentaire qui disait, euh, je pense ironiquement que Max n'avait pas que, que aidé Perez, on peut dire si euh, en qualification, et là c'est le moment de revenir sur un épisode des qualifications, donc Perez avait la priorité pour savoir s'il partait derrière ou devant Verstappen, logiquement il a choisi de s'élancer derrière euh, Verstappen pour avoir l'aspiration dans les deux euh, relatives euh, longues lignes droites du circuit, et si on se rappelle, dans les premiers temps de, de la qualification, Verstappen avait eu son problème, Euh, je, de, de software, enfin, il a dû redémarrer la voiture et il n'a pas pu partir à temps, s'est à temps du garage. Et Perez a demandé Mais qu'est-ce qui se passe Parce que Verstappen était censé partir avant lui pour donner l'aspiration à Perez. Et à mon avis, dans la tête de Perez, il a dû se dire Mais voilà, après le Brésil, il me fait encore un mauvais coup, il ne veut pas me, me donner l'aspiration. Et donc, on a rassuré Perez, etc. Bref, après cet épisode qui a ressoulevé les inquiétudes chez, chez, chez Perez, oui, Max a quand même aidé Perez en lui donnant l'aspiration. Il n'en demeure pas moins qu'en Q3, voilà, Verstappen son, euh, a mis deux dizaines de minutes, euh, à Tchéco et son tour est vraiment, vraiment clinique, aucune erreur, c'est parfait, il était sur des rails, donc c'était du, du grand art euh, pour lui. Donc oui, voilà, il a quand même aidé euh, Pérez euh, en qualification, voilà, en faisant ce qu'il fallait faire, mais sans plus, quoi. Euh, en course ensuite, c'est vrai que Pérez était resté dans les deux secondes, à un moment donné, il est ressorti pas non plus loin de Max euh, après son arrêt, On aurait pu se dire, va-t-il attaquer Finalement, non, il n'y a eu euh, aucune discussion, parce que de toute manière, je pense que même, euh, voilà, Verstappen était plus rapide. Il pouvait, je pense, creuser l'écart également sur Leclerc dans la deuxième moitié de course. Il avait 8 secondes, mais il aurait pu aller plus vite, il a dit, euh, même si l'important, important. Voilà, le seul adversaire de Verstappen aujourd'hui, comme durant le, la majorité des courses, a été euh, la dégradation des gommes, qui, euh, il a même dit que c'était une course de, de, de, de pneus. Donc voilà. Euh, comme je disais c'était une course vraiment à l'image de, de cette année et par, par contre juste pour euh, un, un dernier bon là dessus c'est qu'il y avait un moment il y avait 2 secondes 2 Perez dit euh, Max me ralentit donc déjà oui. quand même avec 2 secondes 2 c'est assez drôle et euh, à ce moment là du coup je ne sais pas s'ils ont annoncé quelque chose à Verstappen dans la radio j'ai pas eu le temps de réécouter mais à un moment où Perez dit euh, il me ralentit un tour plus tard Verstappen lui met une seconde en deux tours en fait et repasse à 3 secondes donc je pense que Verstappen avait toujours de la marge dans, dans, dans la course contrairement à Perez C'est ça, c'est qu'il a, ouais. a, a été en gestion la plus totale, Franck. Oui, euh, je ne vais pas euh, doubler, par rapport, doubler par rapport à ce qu'on dit mes camarades. Sur, euh, juste peut-être sur la partie stratégie, c'est que Red Bull est tombé d'autant plus facilement dans le piège que les, relais, les suggestions de relais de Ferrari étaient très mauvais le vendredi. Les pneus dégradaient beaucoup. Euh, donc en fait, euh, Anouk Marco lui-même disait euh, on s'est fait avoir parce que franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse fonctionner une stratégie à un arrêt sur, le, sur, sur la Ferrari f 175 75 Et euh, en fait, Leclerc a, a, a finement joué la, le coup hein, en changeant ses réglages entre le vendredi et le samedi, c'est ce qu'il a expliqué, pour vraiment se qualifier, euh, pas forcément au top du top, parce que je pense qu'il savait très bien qu'il n'irait pas chercher les, les Red Bull sur, sur la pole, mais euh, au moins préserver mieux les pneus en course et tout ça. Donc, euh, donc bien joué à Ferrari pour avoir changé effectivement de fusil d'épaule dès, dès le samedi matin. Et après, bon, pour la petite feinte euh, en course, moi je trouve c'est un peu de. Je trouve que c'est un peu de bonne guerre aussi de, de, de réussir à je finir sens un sens. peu sur, sur une bonne note comme ça et de, et, et de leur faire manger un petit peu le, leur chapeau. Pour une fois, je serais de bon niveau de stratégie. Je trouve que c'était pas mal, ça m'a fait un peu, un, un peu rire. Euh, après, ouais, effectivement, peut-être le, le regret, effectivement, c'est que ils n'aient pas réussi euh, à cerner un peu plus la, la durée de vie des, des pneus durs parce que sinon, je pense que même Verstappen hein, il claque de très très bons chronos sur la, toute la, à la, toute la fin de la course alors que les pneus sont quasiment enfin, les plus usés possibles donc, euh, donc ces pneus durs il, après un, un petit pic de, de, de, de baisse de performance il, il se restabilisait et puis, puis là pense il a je chance qu'il pouvait encore emmener en pendant, pendant un, un petit bout de temps donc, euh, donc voilà après mon Perez euh, il avait aussi un petit peu son destin entre les mains j'ai envie de dire euh, il pouvait, euh, à, lui, à lui effectivement d'aller chercher, il n'a pas aussi été très très bon dans, dans le trafic Bon, Hamilton, peut-être rendu aussi un petit peu à la monnaie de sa pièce de l'année de dernière. <rire> bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est un, un petit coup de vengeance aussi euh, sur, sur le ministre de la Défense. Euh, voilà, c'est peut-être euh, les 2-3 secondes qu'il a manqué, effectivement, à Pérez, pour coller dans, dans le diffuseur de, de Leclerc en fin de course et de tenter au moins une fois une manœuvre sur, sur le Monégasque. Mais voilà, bah, ça, je trouve que c'est sympa aussi pour, pour Red Bull, parce que du coup, ça relâche aussi un petit challenge l'année prochaine. Euh le tout gagner cette année ben voilà, ils savent qu'ils auront encore une fois ce, ce double de championnat pilote qu'ils n'ont toujours pas réussi donc ça leur fera encore une petite, euh, petite motivation pour, pour l'année prochaine eh enfin, c'est ce serait... bien ça donne envie aux... l'année prochaine ils, euh, ils vont tout gagner ce qu'ils ah voilà. je j'ai pas dit que je le souhaite parce que je pense que l'année prochaine non. sera beaucoup plus disputée mais euh, si effectivement la saison est plus disputée mais qu'il reste un petit peu devant et je pense que Pérez commence un petit peu à comprendre euh, davantage la, la voiture ça se voit d'ailleurs sur ses chronos sur cette fin de saison ça va un peu plus dans son sens euh, ça pourrait être un poil plus serré l'année prochaine effectivement s'il si on... voilà, si y, y a quelques sorties de piste, drapeau rouge qui sortent au bon moment en Q3 ça peut, ça, ça, peut, ça peut jouer quoi <rire> <rire> C'est euh, pas fini cette histoire. Je, je sais pas oui, si, on, si on passe ça. sur les polémiques en fin, en fin de Grand Prix ou si on en parle dès maintenant, mais euh, c'est clair que chez Red Bull il s'est passé quelque chose à Monaco maintenant. Et puis quand on a demandé aux au pilotes de se justifier euh, dès le jeudi là-dessus, dès qu'on qu a voulu demander quel était le problème, c'est resté à chaque fois. On en a discuté en interne et ça reste en interne. Donc, donc il y a, a bien eu vraiment quelque chose. Et puis, et puis on a eu le droit aux excuses de Perez aussi. Hein. Ça y est, il s'est excusé. Enfin, voilà. C'est ça. C'est malheureusement le, le schéma très classique chez Red Bull, très attendu. On a la, la superstar maison euh, qui, voilà, qui, qui, fait, qui fait des choses. Est-ce qu'il est en faute Est-ce que c'est Pérez qui est complètement faute on, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'en public, euh, Verstappen reste droit dans ses bottes en disant Voilà, moi j'ai mes raisons, basta. On fait un communiqué de presse disant que son euh, ingé-course n'était vraiment pas bon, alors que ça n'est pas vrai. Et son équipier s'excuse pour, euh, pour ce qu'il a dit au, au Brésil. Donc on euh, est quand même dans, des, dans une situation qui est parfaite s'il veut pouvoir continuer de très nombreuses années encore dans cette équipe. On, on lui montre toute la confiance qu'il faut. Après, est-ce que... Ah, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Euh, je vais, je vais aller prochainement à Milton Keynes euh, manger un repas de midi parce que... C'est gratos, c gratos, c gratos c quand même, c donc il va falloir. Il y en a un, loin, un, un air aussi. voilà, euh, ouais, j'essaierai de glaner quelques petites informations là-bas et je vous donnerai tout ça. Après, euh, voilà, Perez, euh, s'il y a Ricciardo qui signe effectivement en tant que troisième pilote, comme ça risque d'être fait à 99,9%, euh, ça peut être une pression pour lui aussi s'il joue pas le jeu de l'équipe, de se faire un viré en, en plein milieu de saison et se faire remplacer par Ricciardo. Uh, Verstappen serait très très très capable de, de foutre la pression à Horner et Marco pour que, pour que ça se passe comme ça si jamais uh, Mister Perez l'a joue un peu trop uh, un, peu, un peu trop de number j'ai bien aimé le, le père de Perez qui a dit voilà Sergio euh, a remporté toutes les courses les plus difficiles que Max n'a pas pu remporter comme Monaco et, et Singapour <rire> Comme Monaco et Singapour, qui sont d'ailleurs les seules courses qui a gagné, contrairement aux 34 de l'autre. Mais... C'est con, il mettait ça jusque-là, le papa Pérez. Euh, il a euh... dit que Max sentait euh, le souffle de Pérez sur sa nuque aussi. Ouais. Je trouvais une image assez bizarre. Mais... Non, mais avant le départ, tu vois, il va se... le voir sur la grille, il fait. Et... <rire> bon, par contre, une, une fois que les feux s'éteignent, il n'y a, a plus grand souffle. Hein, là. Donc, oh, il a failli le choper au premier, au premier virage au départ. C'est bien, c'est Hamilton a réussi l'an dernier, lui. Oui. <rire> <rire> mais, voilà, euh... mais ça aurait été très ah, drôle. Perez passe Verstappen. Verstappen fait un freinage de la dernière chance pour le dépasser. Parce que, ouais, mais, euh, ouais, son équipier n'a la même voiture. c'est pas <rire> le Ruchan qui nous dit, après les déclarations des proches à la presse, c'est globalement son intérêt. Eh oui, mais à un moment donné, c'est ce qu'on a. qu'on La là qui nous dit, bah oui, Max sent le souffle de Pérez sur sa duque lorsque le Mexicain veut lui faire son massage côtique. <rire> c'est ça. ça. Voilà, il, faut, il faut vraiment mettre Maximus dans les meilleures dispositions possibles pour aller faire les meilleurs résultats possibles, mais encore une fois, difficile, ouais, même hein. avec toute la mauvaise foi du ouais, monde, je pense que Si quelqu'un arrive à vous dire que Verstappen a fait une mauvaise saison et que vraiment il ne mérite pas le titre, là il est très très fort. Euh, parce que c'est la saison de, de tous les records qu'il nous, euh, nous a donné. Je pense que son mois de janvier n'a rien de remarquable. <rire> <rire> en août, je ne l'ai pas non plus trouvé transcendant, euh, mis à part à Mais sinon, euh, <rire> le mois est et puis on est bien en décembre, il sera en vacances. Hein, parce que, voilà, ça, ouais, mais, euh, <rire> on le connaît, hein, le max. Il va, il va lever le pied, attends. Euh... Il y a déjà peu monde. <rire> on rigole, on rigole, mais quand, quand on pourra faire ce genre d'analyse dans 5 ans, parce qu'il y aura vraiment des Grands Prix en janvier, en décembre, en août, en mars, en avril, ils vont créer un 13ème mois s'il faut. <rire> <Il y> aura... <rire> février approche, que le premier Grand Prix l'année prochaine, c'est tout début mars. Donc, euh... Ah ouais, Et on Bientôt, ça va faire février. Hein. Mais tu vois, ils vont, c est, c est la... la famille. Ils vont faire ça tranquillement. Tiens, ouais, on se rendrait en là, ah, pour la première fois depuis très longtemps, un Grand Prix en février. Tu T'auras pas vu le temps passer que, tiens, Grand Prix en janvier, ça faisait longtemps. <rire> c'était super rare. On oh, aurait voulu faire un petit truc, c'était un championnat des jeunes pilotes avec les F1 de l'année dernière en janvier-février, tu vois. tout un truc un peu marrant. Alors, non, alors déjà, moi, j'arrive déjà pas à regarder <rire> la F2. Alors, les, les stars de la F2 qui roulent dans les F1 de l'année d'avant, là, ça va être compliqué. Là, euh... non, on va avoir du mal à me vendre une idée. Euh... Il faut ah, surtout pas dire à Dominique... Gain, Gain, Tu veux pas passer ton réveillon euh... à voir Roy Nissani rouler sur NF1 Pas terrible. Son père, oui, parce que c'est assez rigolo, mais fils je suis pas, <rire> pas convaincu. <rire> Et on vous dit, faut, pas... faut surtout pas dire à qu'il y a eu des courses le 1er janvier, ça Je crois qu'il doit chercher. Il y a forcément eu des dates dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu de Grand Prix. Genre, il n'y a peut-être jamais eu de Grand Prix à 27 le... décembre. Peut-être le, le 2 janvier, peut-être. Le 31 février. C'est <rire> <trop. rire> Ça, évidemment. Mais encore une fois, avec toute la bonne volonté du monde et l'argent de Liberty Media, il va pas réussir, hein, Dominique Ali, <rire> à faire ça. Si on, 100, dans... je pense que ça Attends, si on regarde dans l'agenda de Statéfin, bien évidemment, il n'y a pas une course le 8 janvier. <rire> Donc, euh, ah. dites-vous qu'il y a une place de libre. Il euh, n'y des... a pas une Grand Prix le 31 décembre. Et en Noël, dit, il y en, y en a eu en Noël euh, Non. Ah, bon. Oh. Il hey, oh. y, hey, y a toute une place là quand même. Il n'y a, y a, a pas eu de grand prix entre le 13 décembre et le 27 décembre. Donc franchement, ils, ont, ils sont de mauvaise foi. C'est le bon moment pour mettre les playoffs, je pense. Oh, un grand prix par jour. Quand il y en aura, fait. Coy je veux dire. Que sur des, que sur des <rire> variantes de, de Bahreïn. <rire> que les, tous les jours, sont plus différents. Génial. Là, la forme la très player, bien, ça la forme ça, ça marche très bien. Bientôt un Grand Prix de la Pony le 25 décembre avec le Père Noël en guest Ça, ah, j'aimerais J'aimerais beaucoup. Oh, Nitram qui leur aura, aura les Il y aura la F1 Academy l'an prochain, c'est vrai. Mm. Est-ce Est que ça va être comme la Star Academy Parce que Si c'est comme la Star Academy, si on regarde, il n'y a, a, a, de... a, de... a pas de soucis. Euh... Manu va les coacher, moi je vais faire le prof de danse. C'est-à-dire que <rire> si ça Stéphane de Mickey qui arrive sur le grand film il fait « Bonsoir, bonsoir, bienvenue à la F1 Academy, c'est super <rire> !» <rire> elles elles elles question, en fait. ça, ça, ça ce serait cool tu vois qu'à la fin il y a, y a un contrat avec Universal tout ça voilà il faut, faut donner des vrais, un vrai intérêt et là il n'y a que des pilotes américains il n'y a que des pilotes américains c'est quoi de bordel <rire> tu vois pour confier il n'y en a qu'un seul dans les femmes je comprends pas pendant une minute de radio c'est ça enfin je sais pas Tu fait fais passer. Si rien non. les films tu... Fais ça pendant. pendant ah, voilà, ils ont qu'à qu qu faire ça avec un concept on fait gagner deux places en F1 et l'équipe qui les fait courir c'est Andretti. Voilà, comme ça ils arrivent en F1. Enfin. Ah, bah, je... ah, mais Andretti, je pense que tu vas c'est bon, allez. On accepte l'équipe, par contre vous engagez deux pieds de féminines Allez. Euh... Ils, ils suit directement de la F4. Ils sont, ils sont directement de la F4. <rire> sans, sans ça, c'est décompression, quoi que ce soit. Euh... Je pense que le garçon va avoir du, va avoir du mal. Mais euh, du coup, bah, que... Il a déjà du mal. Hein, non il pensait pour son usine <rire> qui est construite, il voilà, n'y a, a plus qu'un. L'autre, il a <rire> copié-collé Booking, <of> <rire> mais il y a, a, a tout ce qu'il faut dedans sauf l'équipe de F1. Okay. <rire> ah, c'est ballot. Hein, quand même. Il a même une cantine super neuve pour faire des repas pas chers. Mais il a passé d'argent ce type pour faire son propre championnat de F1. Si, mais encore une ah. fois, moi, je, je, je, je repose quand même les bases du problème fondamental de Michael Andretti. C'est Zach Brown. Ce sont les mêmes personnes. Donc, à un moment donné, il va forcément être, il va y avoir des soucis. Il arriver chez Dominique dit mais Zach, arrête de me faire chier, t'as déjà une équipe. Il m'a dire mais c'est pas moi Moi, j'ai vu Zach Brown, enfin, j'ai vu Zach Brown à Bahreïn, mais j'ai réalisé que c'était Zach Brown uniquement parce que je lui couru après pendant 15 minutes, en me disant, Michael, Michael, un autographe Il s'est pas retourné une seule fois, et je me suis dit, ah, peut-être que ça n'est pas lui. J'ai peut-être fait une erreur. Mais sinon... la personne. Je crois que le problème de Michael André Tour la fin, c'est qu'il était nul. Oh Quand on écoute des, des, des personnes neutres dans cette affaire, justement en parlant de l'année de Michael Andretti en F1 93, quand tu écoutes des personnes neutres qui sont euh, Marco et Mario Andretti, il s'est passé <rire> des choses <rire> pas nettes. Et, et un jour Mais ils les diront sais, ces choses pas nettes. Peut-être quand Michael Andretti aura son équipe de F1. Pas, je on ne saura jamais. De... Ce serait comme Red Bull et Monaco, tu crois ou... J'allais dire ça. <rire> En fait, C'est volontairement Cali, craché à Monaco. Ils vont lui demander à Dominicali, ils vont faire « Mais, mais Stéphano, franchement, enfin, cette équipe, Andretti, j'ai mes raisons. » ne <rire> <rire> me demandez plus ça. Je dois arrêter de parce que j'ai mes raisons et elles sont bonnes. <rire> et Andretti s'excusera la semaine suivante. Du coup. Ah, ah, désolé, à Stéphano et à Qui était, qui, était, tu sais, qui était junior dans le service, dans le département euh... communication de Malboro à l'époque, c'est un truc vraiment euh, qui du coup a été, a été vraiment vexé par Michael Andretti. Marie Andretti a dit que, que, que Stéphane Dominicalis sentait le souffle chaud euh, de Michael sur sa nuque. <rire> en en Alors... IndyCar, Andretti, c'est avec qui C'est des Honda ou euh, oui. oui. Mais ils ont Je fait tout moi une... Oui. Non mais je vois bien une coalition Andretti et Honda pour un éventuel retour de Honda en perso en 2026. Quand euh, Ford sera avec Red Bull. Oui, il y a une rumeur en ce moment. Oui. <rire> Attends, mais moi j'ai pris fait... Il y a, a tout Tesla. Le... Avec... Il y a le mettre, le et tout Tesla avec McLaren aussi. Hein. Aïe. <rire> allez-y quand même mollo parce que d'accord j'ai rien suivi mais enfin quand vous allez m'annoncer euh, Tata et Dacia tout, là je vais commencer à croire que vous foutez de ma gueule hein, <rire> <que> je... <rire> Jordan peut-je revenir oh oh, ouais. tellement <rire> et avec Alonso comme pilote spécialiste non je ne veux pas, pas. <rire> Tiens, non Bah, bah, je, je, je crois que ça va être compliqué. Je, je vous le dis tout de suite. Là, je crois que ça me paraît. Je rappelle que Peugeot en 2000 qui a 53 moteurs par an. Donc imagine un peu Alonso. Si tu lui fais ce genre de bilan, ça risque de pas trop lui plaire. Tu exagères. T'es pas 53. Il battrait un nouveau record. Il adore les records Alonso. Il battrait <rire> son record de 2015, 2016, 2017. Enfin, aussi... C'est vrai que c'est le, le roi incontesté du moteur cassé Fernando Alonso. Ça devient, ça devient compliqué. Il vous me à là, dedans Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, le chat. Euh, <rire> non, peu plus. C'est bien insupportable. Ah, euh, Qu'est-ce qu'il y a fait derrière euh, Red Bull C'est Ferrari. Hein, voilà, on, peut, on retrouve à peu près le, le, le bilan qu'on avait en début de saison avec des Red Bull et des Ferrari qui étaient quand même un, un cran au-dessus euh, sur ce, sur ce week-end par rapport à la à concurrence. Et Charles Leclerc, vice-champion du monde. Voilà, bravo Charles Leclerc. C'est. Pas une belle jambe. Euh, très clairement, mais bon, au moins. Euh. Je pense que c'est quand même bien pour Ferrari d'aller chercher ce titre honorifique, de montrer qu'ils auront été un peu une menace face à Red Bull un petit temps, parce que si tu termines la saison ouais. avec les deux Red Bull aux deux premières places et toi 25 ou 30 points derrière, c'est plus possible. Je, je disais en, en, en début que, que ce Grand Prix était représentatif de cette année, mais en fait, non pour Ferrari, qui a eu une stratégie et euh, un déploiement opérationnel. Parfaitement réussi. Donc là, pour le coup, c'était euh, l'inverse cette année, et on peut vraiment saluer euh, leur performance parce qu'ils avaient clairement pas une voiture pour faire deuxième, ou en tout cas pour séparer les deux Red Bull. Mais une grosse performance, très grosse de, de Charles Leclerc en termes de gestion du, des gommes, etc. Voilà. qui contraste avec euh, la performance de, de Sainz qui a été vraiment en dedans euh, pendant à peu près tout le Grand Prix. Je sais même pas qui était là, moi, Sainz. Ouais. C'est pour tout vous dire. Mais... Ce qui était, ce qui est, on, peut, on peut reconnaître à Binotto qu'il a raison quand il dit qu'en en fait, quand on avait une très bonne voiture au début de saison, on a fait des grosses erreurs et tout ça, mais qu'en en fin de saison, Ferrari était performante et était globalement opérationnelle, enfin sur le plan opérationnel très bonne. Et c'est vrai qu'on euh, a quand même vu beaucoup moins d'erreurs de la part de Ferrari en deuxième partie de saison qu'en première. Donc là-dessus, il faut reconnaître, euh, c'est vrai qu'on les a beaucoup critiqués, mais il faut leur reconnaître que non seulement le niveau de performance était inespéré après les deux années précédentes, et que le niveau opérationnel a grandement progressé donc effectivement sur le papier sur la dynamique dans laquelle ils sont sur les deux plans, euh, l'an prochain on peut espérer gros de leur part, après bon, le souci c'est qu'en face il y a Red Bull et que Mercedes cherche une vengeance par rapport à cette année, puisque, eux, ils ont été bien énervés aussi donc forcément il y aura, ça va être difficile de... de, de, de il va falloir se battre contre deux équipes mais euh, c'est vrai que Ferrari est quand même sur une pente ascendante assez impressionnante et, euh, et c'est quand même à leur crédit parce que Encore une fois, je pense qu'on fait le bilan de la saison 2022, mais si fin 2020, où ils viennent de faire leur pire saison depuis 40 ans, tu dis à Ferrari finir à vice-championne du monde dans les deux championnats dans deux ans, je pense que pas grand monde y croyait. Donc, euh, bien joué à eux d'avoir à ce point-là redressé la barre. Malgré tout, malgré les énormes euh, fautes qu'on a vues de leur part cette année, parce que bon, il y, y a des trucs qui restent euh, impardonnables, mais il y a aussi le problème de la fiabilité qui a coûté des points. Et puis, encore une fois, Leclerc a été pour moi impeccable. Il a vraiment fait une, super... enfin, il a fait une course à l'image de sa saison. C'est-à-dire qu'il est toujours là et toujours à fond. Et jamais, enfin euh, c'est jamais lui qui va, qui va être un problème. Il a fait une ou deux erreurs de la saison, mais globalement, en termes de performance, il ne laisse jamais rien sur la table et il est toujours euh, au maximum du niveau qui peut être euh, au volant. Quoi. Donc en bravo. Ferry a été victime du mauvais début de saison de Red Bull, en fait, parce que si Red Bull avait dé déployé oh. vrai, normalement son début de saison sans, sans ses pannes et avec les, des bons résultats, Ferrari aurait été vu assez rapidement comme euh, challenger et pas comme euh, favori. Et je ouais. pense que c'est un petit peu ça aussi que l'a colline étiquette, qui a fait que tout le monde a été extrêmement déçu ensuite de, ce que, de, de, ce que, de, de la suite de la saison de, de la derrière, parce qu'évidemment, quand vous commencez fort, bah, tout le monde attend de vous que vous restiez à peu près à ce niveau-là, et que vous jouiez euh, la gagne sur tout, tout le championnat, sauf qu'effectivement, ils ont aussi profité des, des problèmes de Red Bull, de, des soucis aussi de, de conception de la RB8, de son, son surpoids notamment. Donc, euh, donc voilà, en fait, la RB8 était déjà, entre guillemets, la machine à battre sauf qu'effectivement il lui manquait encore un peu d'optimisation un peu de fiabilité et après on a, on a vite retrouvé entre guillemets un scénario logique à partir de, de l'été c'est oui. un petit peu ça qui a frustré je pense beaucoup de, de fans de, de Ferrari, de, de Leclerc aussi et à juste titre hein, quand, on, quand on démarre comme ça quand on arrive à avoir une quarantaine de points d'avance sur Verstappen on s'attend effectivement à une, à une suite un peu, un peu meilleure mais objectivement il n'avait pas forcément la, la machine pour, l'opérationnel aussi parce que voilà ça faisait quand même bon bouton que c'était pas battu en tête non plus Chez euh, Ferrari, donc euh, donc voilà. c'est Si on enlève un petit peu ce, ce, ce début de saison qui était euh, inespéré pour eux et, et pas espéré pour Red Bull, et, qu on, qu on, et si on normalise tout ça, je pense qu'on à se dire ouais, c'est une saison classique entre guillemets où Mercedes domine Red Bull. C'est vrai ouais. qu'après l'Australie, ont... il, il a quand même 46 points d'avance sur Verstappen. C'est pour ça aussi oui. qu'on a commencé à se dire ouais. que ça sentait très bon. C'est ça. Ils ont presque payé aussi le fait d'avoir fait une voiture qui était bonne dès le départ, parce que, comme l'a dit Binotto aussi, euh, en fait, en début de saison, euh, Ferrari a déjà une voiture qui est pas loin du poids, qui est très efficiente et tout ça. Et en fait, eux, ils ont cherché dès le début des petits gains, parce qu'ils avaient que de l'aéro à travailler et tout. Alors que Red Bull a eu son, sa voiture qui était très lourde et en fait qui était monstrueuse sur le plan aéro, et du coup, eux, ils ont vraiment chassé que le gain de poids. Et en fait, bah, quand ils ont trouvé du poids à, à, à, à gagner, ça leur a fait gagner énormément de performance. Là où Ferrari faisait des petits gains et des petits evos qui se voyaient moins, ou en tout cas avec de la performance qui évoluait moins. Et ça a vraiment donné l'impression que Ferrari euh, se faisait battre dans la course au développement, alors qu'en fait, euh, bah, ils étaient peut-être juste mieux armés en début de saison. Mais alors de tout ça, est-ce que la conclusion, c'est euh, la solution magique sera-t-elle de remplacer Binotto par Vasseur Comme les rumeurs ont fleuri. Ce début de semaine. Vasseur n'a pas démenti en plus. On lui a posé la question, il n'a pas démenti. Il a dit Vous saurez bien assez tôt. C'est dangereux ni, pour Vasseur. Ni, ni plus ni moins. Ouais. Si Et ça arrive, c'est dangereux pour Vasseur dans le sens où Ferrari est malgré tout sur une pente très ascendante et que euh, c'est pas facile de, de franchir le dernier pas qui leur manque qui est celui de gagner, et à l'inverse, c'est très facile de perdre un peu, donc euh, en fait c'est une situation un peu plus piège qu'elle en a l'air je pense, mais bon après effectivement peut-être que Ferrari maintenant que tout est re en place pour être sur une bonne dynamique, un peu comme Mercedes euh, en 2012-2013 a besoin d'un changement à la tête pour euh, insuffler une nouvelle dynamique même un peu comme Alpine a fait cette année où en fait quand, euh, quand le projet est en place, il faut des leaders différents pour mener le projet à partir de la base dans laquelle il est, donc euh... On peut, on peut très possible. bien imaginer un duo hein, pour, pour, pour oui. faire écrire que Vasseur et Binotto soient encore là. Binotto soit plus, effectivement, concentré sur la partie euh, technique, usine, puisque c'est son fond de commerce, hein, il vient de là. Et que Vasseur, effectivement, soit plus en charge de, de l'opérationnel, la stratégie et, et équipe de course sur, sur les grands prix. Ce serait pas un mauvais, ouais. mauvais calcul. Après, le problème du d'avoir ouais. deux têtes pensantes, c'est que euh, ouais. des fois, ils ne pensent plus que l'autre. Ouais, ce serait un désaveu pour Binotto <rire> qui voudrait. Euh... Euh, S'aborder le travail de Vasseur pour montrer qu'il ferait mieux. Je pense que c'est dangereux. Oui, parce qu'il serait, serait obligé d'être son subordonné. Euh, en fait, fatalement, tu serais, si tu mets Vasseur en directeur et Binotto en directeur technique, il est quand même sous ses ordres. Et c'est vrai que pour l'ego, malgré tout, ça fait du mal. Donc, euh, c'est pas sûr. C'est mmh. me dit que sur ses sources, Yuri et, source, uh, et Khan auraient finalement fait Ziboni Chak à Qui permettrait ainsi à, à, bon. à Ferrari d'enfin. Matérialiser le den... fantasme de la troisième voiture et des trois pilotes. C'est trop comme ça. C'est ah, a... Vand... Vandang... comme le nouveau Verstappen. <rire> Je pense que lui, il l'a là, Guido Vandengarde, de ne pas être le premier néerlandais champion du monde de F1. Il, oui. non, il sait de... de grands espoirs. Si, <rire> si. Bon, mais Et son contrat sauveur. Son contrat sauveur qu'il aurait emmené euh, les plus hautes sphères mmh. de la Formule 1, sans aucun doute, bien sûr. Euh, Mathieu qui lui dit attention quand même pour Ferrari de ne pas s'enfermer dans le rôle de challenger perpétuel. C'est vrai que Ferrari n'a jamais été favori hein, depuis euh... quand même très très longtemps maintenant. Parce que tu regardes, bon, 2007-2008, voilà, ça, ça joue. Mais sinon, euh... c'est toujours un cran derrière. Quand ils se battaient contre Red Bull, tu sentais quand même que la Red Bull était plus rapide. Contre Mercedes, peut-être, c'était euh... le moment où c'était un peu ça. Oui. Non, je dirais 2010, la dernière fois. À part 2020 qui était vraiment catastrophique, c'est vrai ouais. qu'ils étaient quand même. Pas très loin non plus à chaque fois, enfin, c'est pas la, la, la beresina des années 80 quoi. Oh non, et encore Manu 2010 oui. euh, c'est beaucoup Red Bull aussi et sa mécanique qui, euh, oui. qui remettent oui. tout le monde en jeu, mais c'est vrai que 2010-2012 ils étaient en, en titre à chaque fois, mais c'est aussi pour les problèmes des, des autres un petit peu, euh, que pour eux pour être super performants quoi. 2014, zéro victoire, c'était catastrophique il ouais. avait... y avait le moteur hein, qui jouait beaucoup hein. aussi bien pour Renault que pour Ferrari c'était... Ce début derrière hybride a été un petit peu, hein, un peu difficile, ouais. on va dire. Oui, c'est la, la bonne belle puisque tu évoquais... <rire> Puis, évoquais, évoquais 2014, Alex, euh, la dernière fois qu'il y avait effectivement eu un gros changement de règlement, c'était ouais, deux podiums dans la saison hein, en 2014 pour Ferrari. Là, on voit quand même que 2022, euh, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais effectivement, début de saison Tony Truant un milieu de saison catastrophique, Et une fin de saison, on va dire, voilà, un peu un peu fade, un peu sans objectif et avec une voiture un peu moins performante. Mais malgré tout, euh, le bon côté pour eux, s'ils qu ont quand même une voiture compétitive, on, on l'a vu ce week-end à Dhabi. Ouais. Euh, quand ils travaillent bien, c'est la deuxième voiture, quoi. Ils sont encore ouais. capables, on n'arrête pas de parler de Mercedes, on a vu ce week-end que Ferrari était encore capable de les battre. C'est la grosse différence pour moi avec le Ferrari ces dernières années qui avait à chaque fois cette tendance à un mauvais départ avec un nouveau règlement et ensuite à, à peiner à rattraper le retard euh, avec le développement. Là, ils ont pris un bon départ avec la réglementation. On sait que 2023, ce sera essentiellement des, une évolution des, des monoplaces actuelles. Est-ce qu'ils seront capables de, voilà, de, de, tout en restant performants de gommer leurs erreurs stratégiques, euh, leurs erreurs de, de communication mais même de, de pilotage Je crois que s'ils arrivent à faire tout ça, ils peuvent, ils peuvent avoir une, une vraie chance en, en 2023 parce que vraiment, pour la première fois depuis longtemps, on a l'impression qu'ils sont compétitifs dès le début d'un... D'une nouvelle heure. Je ne vais pas être d'accord avec toi, Paul, parce que tout le monde dans le paddock semble converger quand même plutôt vers le concept Red Bull pour l'année prochaine. J'ai l'impression que Ferrari est parti effectivement sur une voiture très compétitive, mais qu'ils ont eu beaucoup de mal à développer ou à trouver de la performance avec. Donc ça, c'est un peu vu au cours, en cours de saison. Donc j'ai l'impression qu'un peu ce, ce concept, certes, il fonctionne, il est au niveau de, du concept Red Bull sur une année, mais en termes de développement, il me semble un peu. Euh, pas sur une impasse, mais euh, moins prometteur pour la suite. Alors, où Ou Ferrari a réussi à trouver quelque chose effectivement et à, et à le relancer mais tout le monde dans le paddock a plutôt l'air de se, de se diriger vers le, vers le concept Red Bull et Alex pourra d'ailleurs en parler c'est un article qu'on n'a pas encore sorti Effectivement, est-ce est que toutes les Red Bull est-ce que toutes les de l'année prochaine ressembleront à la Red Bull euh, ça a quand même plutôt tendance à dire oui en... voilà, je sais que François Xavier de Maison lui il a, il a clairement dit euh, au micro de Canal cette fois-ci il n'y avait pas à tortiller, c'était du côté de la voiture bleue qu'il fallait, qu fallait copier et que, que tout le monde copiait là-dessus c'était le Mercedes il... Il me je pense qu'ils vont aller vers là-dessus aussi hein. Et ben, ce, qui inval... ce qui invaliderait le narratif de Binotto qui est de dire même cette année on est une équipe relativement jeune C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de changements, il y a des jeunes ingénieurs, et voilà, c'est les années légères, c'est des saisons de transition pour Ferrari, mais à l'avenir, on sera meilleur, Voilà, Si jamais, effectivement, ça se... la saison prochaine est moins bonne que cette année, ça, ça, ça effacerait tout ce narratif qu'on nous a servi du côté de Ferrari. Jeune petite équipe en devenir. Je équipe qui nous pose la question du coup, El aura finalement une copie. Eh bien, figurez-vous que non puisque Jody Hickington, le directeur technique, a, dé a déclaré qu'il allait s'éloigner un peu du concept de Red Bull, parce qu'ils ont souvent le concept très tard, euh, bah, ouais. typiquement le fait que Red Bull adopterait des suspensions avant à, à tirant au lieu de poussoir, ça les a complètement euh, surpris, donc en termes de concept aéro, de, de pièces, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, donc ils ont décidé plutôt pour l'année prochaine d'avancer un peu plus sur leur chemin, et un peu moins sur le chemin de Red Bull, donc euh, à voir effectivement ce que ça peut donner, en termes de, en termes de, de, de développement c'est vrai qu'Alfa cette année en termes de développement ça n'a pas été extraordinaire ils ont un peu complié le concept de Red Bull sur leur, leur évolution de Grand Prix de France je crois ou en Grand Prix de Hongrie, je ne sais plus à peu près vers, vers là où c'est arrivé euh, et après voilà, ça a nouveau restagné donc, ça, ça a reprogressé pour restagner donc, euh, je pense qu'effectivement Guindon a été un petit peu échaudé par, par les choix euh, logiquement cachés parce qu'ils n'ont pas de raison de communiquer hein, les équipes entre elles donc Donc voilà, oui. elles ne peuvent que piocher dans, la... que non, mais piocher dans, les, dans les pièces partagées. quoi. C'est pas étonnant non plus aussi que tout le monde se dirige... Enfin c'est pour ça que moi je suis étonné plutôt qu'Alfa la n'y aille pas, parce que tout le monde se dirige vers la Red Bull, c'est normal. C'est la meilleure voiture. Euh, sur l'ère précédente, tout le monde s'est dirigé vers le... le concept de la Mercedes. En soi, en termes de, de museau. Sauf que la Red Bull est euh... la seule F1 à, à suspension avant, à, à tirant. toutes les autres sont à poussoir. Ouais, ça aide aussi. Mmh. Oui, bon, Reine, on a dit F1. Euh... <rire> non, non. Non, mon J'espère que l'an prochain, ils vont être au niveau de Red Bull. Je viens de dire, effectivement, ouais. Manu, que Red Bull ne va pas descendre de son piédestal l'an prochain et dégringoler là oui, oui, Les écarts sont quand même assez faibles entre les voitures à la fin de saison. On peut... Ça peut quand même bien se bouleverser hein. Tous les enseignements tirés de cette année vont être appliqués sur les, vo sur les voitures de l'année prochaine. Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait quand même quelques, quelques inversions de, de position, bouleversement euh, de hiérarchie. Je ne les suis absolument pas. Au-delà de dire que Red Bull passera de la première à la quatrième place, peut-être pas non plus. Mais, euh, mais ouais, effectivement, il peut y avoir de bonnes percées. Quoi. Au ça moins, on, McLaren on peut se finir neuvième e l'an prochain. C'est ça. On, 10e, on, ouais, on, ça. Que, on sait qu'Alpine euh, <rire> fera une très bonne saison 2023. donc... Euh, voilà. Non, parce qu'ils perdent Alonso, donc... Euh, <rire> voilà, vont... C'est beau bon quand même. Ouais. Les deux qui vont finir sur le podium et tout, ça va être merveilleux, à voir. <rire> enfin, Profitez-en, quoi. <rire> Moi, je, je regarderai les voitures vertes en fond de classement avec mes jumelles, et puis je serai content. <rire> bon. <rire> bon, bah, <rire> tu me fais de toi, parce que tu peux pas être sur à San Martin aussi, hein. Ouais, ils, sont, ils ont le but ah, de... Ah bah, les... je me méfie pas, t'inquiète pas, je suis ouais, pas, pas alors là... <rire> Ouais. je, je c'est à dire je que je euh, joie, en mais... euh, même en entendant toutes les radios à la fin de la course on dit à chaque fois les ingénieurs disent aux pilotes t'inquiète pas ça ira mieux l'an prochain on sera mieux l'an prochain donc si tout le monde est persuadé de faire mieux l'an prochain il va y avoir des déçus c'est ça ouais. c'est toujours ça sauf je Charles dis, Pin, quand il a abandonné ils ont dit à Alonso t'en fais pas de toute façon l'an prochain on sera moins bon euh, tu fais <rire> le bon choix t'en fais Enfin voilà <rire> pas de soucis <rire> bah, si tout le monde est déçu mais que tout le monde est à moins de 5 dixièmes les uns des autres moi je, je, je vote pour hein. Fera oui. des, des super grands prix avec beaucoup de, ah, beaucoup de suspense hein. bravo Franck un, un calendrier à rallonge des heures interminables pour les mécanos. maintenant tu veux que tout le monde soit malheureux euh, dans le projet <rire> ça, pour ton petit plaisir personnel <rire> mais Non mais dis, si, si tout le monde est déçu de, mais que tout le monde se retrouve finalement compacté en 5 10 e c'est parfait mais ils seront tous enfin, déçus donc pourquoi euh... ah, bon. <rire> je suis désolé, ça, je ça veut dire qu'il y aura peut-être des victoires d'équipe euh, un peu plus improbables aussi ouais. c'est ça une victoire de, de, de Hugenberg par exemple Oui, oh. oui, bien sûr. sûr. <rire> On ont bien fait une pause cette année. On va commencer à réfléchir pour notre émission de début de saison 2023, messieurs, sur les, les divers paris à faire. Qu'est-ce qu'on fait si Hükenberg ouais. fait un podium Est-ce qu'on Est qu Est qu ferme le site une journée Qu'est-ce qu'on voilà. <rire> qu qu fait pour... On fait le pari avant les essais privés ou après Ah, bah avant, sinon c'est pas rigolo. Avant, avant. Bah oui. Bah avant, avant c'est un peu la loterie, c'est clair. Est ça qui est bon. On <rire> fera une liste de <rire> prédictions ouais. avant et on pourra en rajouter trois. 3... Je ne vois pas trop ah, en modifier <rire> voilà, on, trois... on écoutera le live in extenso pendant trois jours de, de Michael sur les privés l'année prochaine. Mm. In <rire> extenso de voix, hein, tout à fait. On viendra, <rire> viendra t'aider. Rappelez-vous que ça s'était avait... <rire> mal fini hein, quand on avait fait ça l'an dernier. 3... Le troisième jour, j'étais. Enfin, on, aura okay, une okay. sur les... on aura une caméra embarquée sur les 1 jour et demi où Paul sera au volant de la As en tout cas. Donc il fera depuis. depuis... <rire> C'est <Non>, ça, <rire> ça. Ça non, fera... Ça, ce sera quand même fort bien parce que Next Gen pourra vraiment passer dans un autre niveau. Hein, euh, contenu en fait, très As, différent bon. directement depuis le paddock. <rire> on n'a plus le droit de dire du mal de par contre. Du coup. Ah fait non, pardon, il ne faut pas décoller. De... Les titres ah, okay. sur Next Gen, ça sera Verstappen en Ball, As 3ème. À ce à 8e. Le Féberg ne passe pas en <rire> <rire> culot, mais nourrit des grands espoirs pour la course. Attendez, ce n'est pas, son... pas l'article de sa déclaration, c'est le résumé des qualifs <rire> Tariq a raison. On ne dit pas SCP, on dit check-down à Marston. C'est pour ça que nous, nous commenterons Bahreïne bien évidemment. Les essais. Mais les de de donner... le titre, bah... Ils ne sont pas donnés titres officiels. La journée de demain, c'est assez perturbant. Il n'y a, a pas un nom foireux, c'est juste des tests. Ah, tu, peux, Pirelli, tu, peux, tu peux plus chaque donnée. D'ailleurs, euh... ils ne sont, sont, sont pas diffusés, c'est dommage. Mmh. Dominique Ali, euh, pour les premiers pas d'Alpine et tous les autres pilotes, les premiers pas de Gasly, les premiers pas de Sargent, les premiers pas de tout le monde, ça serait une bonne idée. De... Bah, surtout ouais. qu'il y a déjà un je... dispositif qui est là, mais le, le problème, je pense qu'il y a des problèmes contractuels en fait, avoir des images, parce que les pilotes en fait, sont prêtés, mais tout ce qui est sponsor et tout, euh, je suis pas sûr qu'ils aient réellement le fait enfin, peut, peut y avoir des photos et tout, mais. Je ne pense pas qu'ils puissent vraiment faire de, de grosses euh, diffusions avec les sponsors des équipes dans lesquelles ils ne sont pas officiellement. Parce que par exemple, Alphatori mmh. a dit qu'il n'y aurait pas de, de choses avec, euh, avec Nick De Vries dans les médias et tout ça, parce qu'en en fait, c'est qu'un prêt, il n'est pas avec eux. Euh, Peut-être que les équipes ont mis leur veto pour cela. Mmh. Après, les voir tourner en, en combinaison euh, que tu ne vois pas dans, dans les voitures avec les casques. Au pire, oui. Ouais, enfin, a... Peut-être pas les interviews après, mais bon. ne faudrait pas de diffuser les, les voitures qui tournent, quoi. J'ai hâte de voir le moteur Mercedes de la Stone sur Alonso exploser. <rire> sera... C'est pas gentil, ça. Ah, vraiment. Tu trouvera bien moyen de casser autre chose. De toute façon, si c'est pas le moteur, ça sera autre chose. Donc, euh... <rire> vous ne m'aurez rien à Des couilles. <rire> pardon, des couilles. <rire> <rire> c'est pas 2023, Manu. C'est pas, pas tout, Ah pardon. <rire> Au mieux. A... C'est encore la lune de miel pour l'instant. C'est pas... vrai. Pour bon, autant, ça peut casser de demain. C'est quoi cette merde Mais... Pas possible. Non, demain il va dire que Lance <rire> a... est et que c'est le meilleur équipier qu'il ait jamais eu. Et, et, et ça, je le remarque <rire> en une seule journée. Alors. <rire> en plus, ils vont tourner la même journée, donc euh, j'imagine même pas si Alonso euh, lamine Stroll demain. Qu'il va nous sortir comme déclaration. Non, non c'est, c'est pas lamine, Lance, euh, sans... <rire> c'est Lance. <Laminstrol. rire> <Laminstrol. rire> J'en <rire> profite d'ailleurs pour glisser qu'on parlera in extenso, mais on, on écrit euh, des, des, des, mmh. des essais demain sur NextGen avec 4 heures de, de photos euh, dès 6h, 7h du matin. Vous Ça commence vers Gassier en bleu. 6h du matin. C'est beau ça, parce que moi, donc, je verrai la, la galerie de, de milieu de journée quand je me lèverai, évidemment. <rire> 7h du matin, mais ils sont complètement tarés au milieu de la nuit. <rire> L'animateur que pour un la animateur qui est passionné par la F1 l'année prochaine, s'il vous plaît <rire> Mais il est passionné, il est passionné, je dirais. Euh, il place... est passionné, il pas à 7h du mat. Pas, assez... <rire> ouais, pas à 6h du mat, <rire> un peu d'habitude. C'est <rire> pour ça que les... le Grand Prix de Las Vegas, un Grand Prix en fin d'après-midi, ça sera... ça sera OK. Ouais, C'est quoi C'est 6h du mat à Las Vegas ici C'est comme le Japon. Ouais, C'est 7h du mat. Ouais. Oui, il pleuvra moins. Il n'y aura pas une période d'une heure où il ne se passe rien. C'est ça. En formule 1, le sport mécanique c'est faire pleuvoir dans les pays où il ne pleut jamais. C'est vrai. On n'a toujours pas eu de Grand Prix d'Abu Dhabi sous la pluie. C'est en cours. Quel dommage. C'était le 13e. L'an dernier, ça menaçait, mais c'était pas arrivé. On n'a pas eu de Grand Prix du Vietnam sous la pluie non plus. Bernie n'a pas eu le temps de faire installer les arrachages automatiques en bord de piste. Il toi que je dis, en fait Alex est sur le sol et la <rire> caméra tournée à 90 minutes. Ah oui, c'est vrai. <rire> Alex il nous présente il un lord midi en fait. matin. Il a passé des soleils des nuages. <rire> <rire> Et, et après l'émission, ils vont se coucher, ils ont bien de la chance. <rire> <Ça va> être... <rire> pensez encore une fois à tous ceux qui nous écoutent en, en podcast et qui n'ont pas compris pourquoi on vient de rire grassement, mais c'était vraiment très drôle. <rire> L'histoire à dormir debout, ça, encore. <rire> <rire> Alex, il y a eu des 24 heures de Dubaï sous la pluie. C'est quand même fort. Hein. Nous, le sport ouais. auto, c'est quand même un très très bon truc. Hein, ça... On arrive à vous faire des choses du jamais vu. Et ça, c'est quand même très, très... Euh, si nous passions à Mercedes, messieurs... Eh ben, allez. Hein, parce qu'il va bien. ça c'est bien bah attends, oui, parce qu'il finit bien. Oui, il finit bien cinquième, euh, de toute façon. Oui. Euh, D'entre-seul, comme, euh, comme d'habitude, il a passé euh, sa saison sur le podium ou à la cinquième place, donc... Euh c'était euh, là où il était c'est une saison euh, très bonne qui se termine pour, euh, pour George Russell, la saison où il aura remporté son premier Grand Prix bien sûr Lewis Hamilton qui termine donc sans aucune pole, sans aucune victoire, ça y est la série est officiellement terminée on ne peut pas euh, rajouter des grands Prix ou quoi que ce soit, il n'y aura donc euh, une saison dans sa carrière où il n'aura fait ni pole ni victoire en, en Formule 1 rassurez-vous il reste de très euh, loin le, le recordman dans les deux domaines hein. ça n'a ça pas, <rire> pas eu le temps d'évoluer Euh, cette année, et puis donc ça se termine sur un abandon pour, pour Lewis Hamilton sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi. On le est d'accord que de le, la saison. Le, le, le saut de cabri, quand même, du début de course, il y était peut-être pour quelque chose, ou en tout cas, je peut avoir. Euh, ça a un bien décollé. Ouais. Mercedes était la voiture la, la plus fiable cette année, puisque c'est le premier abandon pour cause mécanique de l'année d'une Mercedes. Est très et ça ce tombe à cause de l'approche de faire C'est ça. Quelques tours voilà. quelques centaines de mètres près. Ouais. Heureusement, parce que l'an dernier, au euh, <rire> même instant, ça aurait été dommage. Mais c'est ah, ça, bon, mais, mais, mais quand je l'ai vu sauter, j'ai dit, mais vous imaginez, c'est ça l'an dernier. Oh, on n'aurait pas eu l'air con. Hein, premier <rire> temps du Grand Prix, l'attaque de Kamikaze vers sa et bien il fait poum <rire> Bah c'est fini. <rire> <Et puis>, le... <rire> <rire> D'ailleurs, ouais. on en pense ça. quoi cette attaque de Sainz Est-ce qu'on est sur le même.. Euh... Moi je vois la même chose qu'avec Verstappen, mais pas le même résultat d'après Stewart du coup, ça c'est très... Oui, moi je ouais. vois la même chose qu'avec Verstappen aussi ouais. je vois pas, enfin Milton peut pas aller vraiment ailleurs quoi. Donc, euh, <rire> je sais pas pourquoi il a eu le doigt de sa place après c'est peut-être qu'il était euh, je, je me rappelle plus si contre Verstappen il était positionné pareil avant le virage j'imagine qu'il se base sur avant le virage avant le point de corde en tout cas mais euh, clairement oui pour moi l'attaque de Sainz elle est, euh, elle est, pas, elle est pas, pas à placer là, pas placée comme ça Le problème, c'est qu'il tire, qu tire un peu trop long. Il tire moins long que Verstappen quand même, parce qu'il ouais. laisse quand même le vibreur, plus un petit peu de piste à Milton, mais bon, ce n'est pas ouais. suffisant pour qu'il qu puisse quand même tourner de manière normale. Alors que Verstappen, ouais. lui, il, quand il attaque comme ça, il ne laisse même pas de vibreur hein, à son adversaire, donc euh, il est poussé <rire> dehors tout de suite. Quoi. Donc euh, voilà, donc, je ne pense pas que ça soit... C'est très difficile, hein, un premier tour quand même, les, les pneus ne sont, sont pas à température, ouais. on a le plein, ça fait... Voilà, il faut, faut quand même la placer l'attaque. Donc, euh... C'était presque bien, quoi. Bon, après, voilà, effectivement, je pense que là où Hamilton a un peu trop joué, c'est qu'effectivement, il a mis plein de gaz pour court-circuiter la chicane et se replacer devant Sainz, mais euh, clairement, bon, voilà, c'était un peu, un peu trop. Donc, Velenius se replace effectivement derrière directement Sainz et ne pas prendre cinq secondes euh, histoire de, de faire ça correctement, quoi. Ouais, ça reste au final, c'est vrai que il perd plus de temps et de dynamique qu'autre chose à, se, à mettre du temps à se replacer derrière lui. J'ai été étonné parce que son équipe lui dit, on nous a demandé de rendre la place, alors que les commissaires n'étaient plus censés intervenir, c'était l'équipe et le pilote qui choisissaient, et eux jugeaient en fonction. Donc je ne sais pas s'il y a eu un rechangement qu'on n'a pas, pas su, ou si euh, c'est Mercedes qui lui a dit, on nous a dit pour ne pas qu'il questionne la, la, la décision, mais en tout cas c'était bizarre, c'est la première fois qu'on a un message de ce genre cette année. Ça très bien, tu quand même de, de, de dire aux équipes, c'est elles qui gèrent dans ces cas-là, parce que c'est toujours. Fin... Tu sais que si de... tu dis à l'équipe, on gère, ils vont jamais dire à leur pilote de. de Peut-être que là, c'est tellement litigieux que forcément, les commissaires doivent. Euh... genre Entre ouais. Gasly, par exemple, l'Estrol et le Mexique, ce n'était pas litigieux du tout. Gasly devait redresser la place. Ouais. Il n'y avait, avait, avait même pas besoin de discuter. Là, effectivement, euh, pas de place, machin, un peu, un peu limite, euh, on pouvait se poser la question, quoi. Bah, euh, il, il me semble que, que Mercedes dit à la radio à Louis, euh, on vient de nous demander à ce que ça. tu rendes la position, donc je crois ils ont, ils ont quand même reçu une, une consigne parce ouais. que c'est... Ouais, ouais, nous il nous de... ouais. ouais. Ils ont reçu une consigne Ouais, ouais. mais c'est euh, pas que ce virage mais c'est ce virage en particulier, c'est vrai que c'est encore une fois deux poids, deux mesures 2021-2022 ça fait partie de ces choses qu'ils vont devoir régler parce que sinon on aura chaque année une attaque au virage 6 à Abu Dhabi en disant, ah oui mais il m'a sorti de la piste et l'autre qui va dire, ah oui mais euh, j'étais dans les limites, donc c'est... Quelque chose à voir. Il euh, y a Sainz, juste pour l'anecdote, qui s'est plaint du fait que Hamilton lui avait rendu la position à un endroit très stratégique. Bon, ça, encore une fois, c'est difficile à commenter parce que c'est quelque chose qu'on qu verra tout le temps. Mais, mais c'est vrai que c'est quelques zones grises, notamment ces, ces, ces virages un petit peu, voilà avec toujours le, le problème éternel. Quand il y a trop de dégagement, bah, ça devient trop litigieux. Mm -hmm. Et il faudra voir quand même si, à l'occasion, on ne pourra pas trouver une règle qui soit un peu plus claire et aussi plus rapide parce que si ça prend trois tours, à chaque fois de dire un tel doit rendre sa position. Si entre temps il y a eu 6 secondes d'écart entre les deux pilotes, y... enfin, c'est pas, pas clair. Donc euh, j'espère qu'il y aura encore des progrès à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les conséquences de, de ce saut de cabri de, de Hamilton. On peut même se demander, comme dans la chanson, si que, quand on a un cabri, c'est fini. <rire> Putain! <rire> Et je te répondrai que non, Alex, car on a bien vu... Enfin, euh, si, fin, il a abandonné du coup au Grand Prix. Si, en fait, si, tu as raison. Comme il a abandonné en Belgique aussi, ça passe. Oui, je... dans, dans ma tête, il n'avait pas abandonné en Belgique, alors que si. C'est ouais. si, il a abandonné au premier tour. Ouais. Cas, bah oui, cas, il a abandonné. Finito. Euh... Ouais, Finito. Maintenant, est-il vraiment... Euh... Donc, c'est son pire classement, euh, il a fini. donc euh, Au final, Sainz euh, le double au finish au classement ça. pilote pour la cinquième place. Donc Sainz termine à la même place que l'an dernier pour lui, même si l'an dernier, il avait terminé Devant Leclerc. Donc Hamilton 6ème classement, c'est son pire classement de, de, de tous les temps. Oui, il n'a jamais été en de de, top 5. Ouais. Euh. Voilà. Et euh, voilà. Ditram nous propose de mettre des pics après les vivres ou des bacs remplis de blocs de mousse comme dans les salles de vie. Tu <rire> <rire> est tombé dans et... la mousse. C'est terrible. <rire> et on peut hurler, hurler attention à ah, la mousse. Euh... Bien sûr. <rire> Ou de la lave pour Stéphane et Dominique moi, pas... je, moi, une fois, <rire> non, mais moi je pense sincèrement que si à l'extérieur des vibreurs on mettait des bacs remplis de piranhas les pilotes y réfléchiraient à deux fois avant de freiner tard moi, je... <rire> Ça n'est que mon opinion. On, ça, la lave. On avait l'arrosage automatique du Bernie bientôt pour faire trackies lava, hop, t'es obligé de rouler à l'extérieur. Ouais, ouais. <rire> non, en plus, c'est génial parce que ça met quand même, tu vois, t'as une sensation en plus pour le spectateur qui est formidable parce que Pietro loupe la corde, sort dans la lave et là, il voit la voiture se décomposer autour de lui. Et il doit commencer à trouver une solution. Enfin, c'est voilà, au moins ça. ça montre des choses. Des, des crocodiles, hein, Alexis nous dit bien sûr. Hein, c est, c est, ça marche. Ah oui, les crocodiles, c'est bien ça. Ça marche très bien. Euh, on dit sérieusement une bande d'astroturf, c'est bon, ouais, mais l'astroturf, ça a ses limites. Ça ne ralentit oui. pas, tant, pas tant que ça. Ça aurait, Donc, que... De ça aurait pas empêché de couper comme l'a fait Mitten, l'astroturf. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ce sont des genres de choses. Après, voilà, il a... c'est toujours compliqué à juger. Moi, je pense quand même qu'à partir du moment où tu te fais, tu te fais pousser, parce que, quand une fois, Sainz, c'est pareil, il arrive au point de corde, tout ça, il est devant. Ok, mais vous voyez où les routes droites de Sainz sont. À la sortie du virage, euh, il le prend à peine lui-même, le virage. Donc euh, c'est toujours... Euh... Ah, puis, oui, encore une fois, c est, c est, c est, cette, règle, cette règle du point de corde, c'est con parce que du coup, ça incite les pilotes à arriver en survitesse dans les virages en disant, ben voilà, moi je suis devant au point de corde, donc maintenant je peux aller euh, me mettre à la limite et foutre dehors. Parce qu'en en fait, c'est exactement la technique Verstappen, on en revient à ça, c'est que tu arrives euh, en survitesse au point de corde, tu dis, bah voilà, moi je suis devant, donc je ne laisse pas la place. Et c'est vrai que... Euh, en fait, ça, ça pousse à ce genre de comportement et en plus, on punit le pilote qui, certes, a profité un peu du truc pour gagner en, en, en temps, mais à partir du moment où Sainz force un autre concurrent hors de la piste, euh, il devrait être pénalisé aussi. C'est ça pour moi en fait. Le règlement le, le, coup, règlement le, le dit, c'est clair. Le, le souci n'est pas que les pilotes aillent couper pour euh, regagner l'avantage, mais c'est Qui doivent couper parce qu'ils se font pousser. Quoi. Comme le dit Games from Jurassic dans le chat, si on met du airbag à gravier, ça n'empêchera pas le pilote derrière d'attaquer, de, de pousser l'autre et puis de le mettre dans les graviers à la place. Quoi. Ça lui fait partie de oui. place et... et voilà. Mais... C'est encore, encore pire, je trouve, pour le coup, parce que ah oui. si l'autre n'y pour rien. Oui, double, ce double qu peine. quoi Ce qui m'a inquiété chez Mercedes ce week-end, au-delà de la performance, c'est le retour du mars, du marswinage, Alors qu'on pensait que c'était de l'histoire ancienne, voilà, on sait que Mercedes a passé des mois à sacrifier du développement pur pour essayer de résoudre le martionnage. Mar là, maintenant, alors, on nous prouve que le martionnage peut être de retour, même si peut-être que les réglages étaient ratés, même si, etc., etc. Bref, le fait est que le martionnage était toujours là. Donc, est-ce qu'ils vont encore devoir passer une partie d'hiver à essayer de résoudre ça Voilà, ça, c'est quand même très inquiétant que ce, ce, ce, ce fantôme du martionnage revienne. C'est vraiment, euh, voilà, le directeur technique, uh, Mike Ayotte, uh, va faire… Uh, Était plutôt tranquille là et on est reparti pour peut-être une série de cauchemars chez Mercedes. Ça n'en finit pas. C'est le, le sparadrap de chez Mercedes qui n'en finit plus, de se décolle. Après, c'est pas si étonnant sur une piste comme Abu Dhabi qui est un billard où effectivement mm. Mercedes, effectivement, pour le coup, tente vraiment de la coller au sol et on mm. sait que c'est là quand que ça arrive le marche Donc euh, je pense que ça c'est comme assez spécifique aux pistes euh, un, peu, un peu billard. Quoi. Et je pense que finalement, ça va. Si jamais ils avaient des. des doutes, des, des remords d'abandonner de, ce concept pour l'an prochain, je pense que là, ça va les, les convaincre définitivement qu'il faut voir sur une autre piste de développement et technique avec des pontons plus larges et une voiture qui aura moins ce, ce phénomène-là. Et c'est clair que, finalement, à bout ce c'était pas étonnant parce que c'est longue ligne droite et comme tu dis, la voiture est collée au sol. Donc, c'était pas... Ils avaient l'air déçus que ça revienne, mais je suis pas sûr qu'ils aient été très surpris. Ouais. Mmh. ouais, non, effectivement, après, encore une fois, le problème, c'est qu'en F1, aujourd'hui, la majorité des circuits sont sont des billards quand... Enfin, c'est quand même la, la base. Et même un circuit euh, urbain n'aura pas ces bosses, ces aspérités euh, qu'on qu trouvait à l'époque. Donc euh, c'est un peu plus, euh, plus difficile quand tu en as. Mais bon, non, ils ont effectivement tout l'hiver pour, pour régler ça. En fait, il y aurait un grand prix à Sebrigne et Mercedes aurait gagné. Mais... Voilà. Exactement. Mmh. Euh, mais est-ce que ça n'est pas le sport auto qui aurait perdu Avec un grand prix <rire> De qu questions parce que euh, autant Sebring c'est une merveille pour les courses d'endurance, mais avoir une course de F1 là-bas, je suis pas Pas convaincu non plus. <rire> on demande si les pistes d'Indikar sont toutes goudronnées. Non, mais s'il vous plaît, quand même, à un moment donné, on n'est pas en 52. <rire> Évidemment qu'elles a... qu sont toutes goudronnées. À l'image du championnat. Quoi. <rire> ah, les gens qui disent Ah, vraiment, non, mais que l'Indiker continue de faire des courses sur des, des circuits en terre. Comment ça, non ça... Comment ça, ça circule dans les <rire> rues de Baltimore Mais on va arrêter. Ils ont viré les bottes de paille aussi Ou ils ont, ils ont mis des barrières Tout à fait. Ils ont... ils ont mis des moteurs c'est toujours à pédale <rire> Après, ouais, les dégagements des circuits, il n'y a plus de bottes de paille, mais ça reste quand même un peu hasardeux, c'est un truc euh, avec de la terre, de la. Enfin, quand je pense à. Oh, mais tout, ah, vous, à... oh, vous port... essayez d'en faire. Ah, <rire> oh, ça m'énerve. oh là là là, tout de suite parce Donc, que. J'ai dis... à côté du mur de pneus, il t'arrive à la hanche. C'est pas assez haut. C'est pas assez bien. Mais voilà. la gueule, je dis juste que la dernière fois qu'il y a eu un accident au départ à Portland, le peloton a disparu sous la sous la poussière, mais sinon tout va bien. Moi, en fait, je, je, pas, je ne regarde pas cette série parce que le problème, c'est qu'ils ne répondent jamais à la question. Parce qu'on dit que ce... c'est l'Indycar. Li... Le mais le car quoi <rire> Oh, là, oh là, C'est <rire> oh là, <rire> là. Comme, comme le NASCAR du voilà, <rire> Cosplay. <'est ça. rire> non, mais à un moment donné, il voilà, si, si, faut savoir dire les choses. Euh, tout, ça, tout ça parce que euh, là-bas, le concept de mur de pneus, c'est trois pneus les uns sur les autres. Oh là là, ça choque tout le monde. En plus, ça, ça ne marche pas avec les trucs de coiffure, l'Indycar. Ça ne marche pas, quoi. Pas, tu ne veux pas un salon de coiffure, avec Car? Euh, non, mais avec la Formule 1 non Nicar. plus. Pierre! <rire> Indiqué! <rire> <rire> Puis l'année prochaine, on va couvrir dans NASCAR et ça va être quelque chose. Hein, <rire> vous allez voir. Euh... Alors, je suis prêt à. D'ailleurs, j'offre tout ça. Je suis prêt à couvrir la NASCAR sur, euh, sur la que Auto, mais euh, uniquement quand j'ai le temps. Donc, on fera 4-4 on fera fois. <rire> 4, sur la, sur la manu les, manu il veut, il veut le faire, faire la NASCAR je sens Je le sens chaud. Là. Il s'ennuie ouais. un peu en ce moment. Ouais. C'est ça, je vais faire les courses. <rire> les essais et les qualifs, ça, ça me fait 3 fois 36 articles à faire sur la NASCAR juste pour les week-ends de Grand Prix. C'est ouais, Plus pour communiquer de de tous les teams. Ouais, ouais aussi, évidemment. Ah, vu ouais. qu'il y a 40 voitures, ça sert se fait vite. <rire> et on se plaint en Formule 1. Ouais. <rire> C'est 36 dans le <rire> championnat. Tu un rajoutes de deux qui ne comptent pas pour le championnat et on est sur de la, sur de la bonne saison à 38, oui. 38 courses. Euh, et, et merci d'être puisque Will Power... <rire> ça fonctionne bien. Ah c'est pas mal ça. Suis, euh, en tout cas, je suis pas le meilleur sponsor. Ah, à... de... Michael Schumacher, Michael Schumacher, ça marche aussi. Schumacher. Schumacher. Schumacher. Ah oui parce qu'il a fait. Euh, on en parlera tout à l'heure de, de Schumacher, rassurez-vous. Parce que nous, nous on est gentil avec lui, contrairement à son équipe. C'est <rire> vrai. Euh, Manu, on parle déjà de McLaren. Les deux voitures beau. dans les points, les deux voitures en Q3. Euh, Ricardo avait pris malheureusement une pétée de trois places, mais euh, il s'est qualifié. C'était bien le McLaren ce week-end. Si ça avait été comme ça toute la saison, ça aurait été cool. <rire> Et meilleur tour pour Norris, le 5 cinquième en carrière. Bravo, vraiment. gros week-end. Alors en plus, on voit que, que la dans la saison 2008. <rire> Alors, on voit quand même que comme au, au Mexique la tactique de, de mettre une deuxième voiture en piste fonctionne vraiment bien pour marquer des points <rire> oh oui mais, mais ils ont pu économiser beaucoup sur le budget c'est <rire> ouais. vrai c'est sûr qu'avec ouais. 3 ou 4 grands Prix et que 2 voitures c'est bien c'est beau quand même de finir 5ème du championnat avec une voiture et demie parce que vous voyez, <rire> hein, le nombre de points ça fait quand même ouais. un peu mal 122 à 37 c'est la piquette Daniel ah bon, c'est C'est compliqué. Ouais. Euh, il dit au revoir à la formule, à la Ricardo, du coup, hein, puisque c'est... Moi, je trouve que, quand même que c'est très dommage, en fait, toute cette année 2022, parce que déjà, tout le monde l'a un peu oublié, puis bon, on a très vite compris, voilà, sa carrière se terminera là. Et puis, comme Sébastien Vettel prend sa retraite lors du même Grand Prix, tout le monde s'en est un peu foutu. Euh... Mais c'est aussi le problème, parce que... que euh... là, de prendre la retraite sans vraiment prendre sa retraite, tu vois, c'est que... Parce vous, que vous, Oui, tu peux prendre. Oui, Vettel s'est oui. choisi, Ricardo s'est subi, Ricardo laisse la porte ouverte. Donc, c'est oui. pas effectivement. Et euh, ouais. la Tifi, on n'a pas fait des tonnes sur la Tifi non plus. Non, mais j'aurais été surpris, vois-tu, qu'on qu en fasse la <rire> Mais Après, il faut oublier que Vettel est quand même dans le top 5 du palmarès de l'histoire de la F1. Donc, malgré tout, il a, il a sa ah, non, place. Ah, bien sûr, mais tu aurais oui. pu penser à un petit. Oui, Ricardo s'est éclipsé mais malheureusement, c'est le, le, le miroir de sa saison, quoi. Caro se fait éclipser aussi parce qu'il dit qu'il veut revenir, donc il n'a pas de raison de ouais, se voilà. au départ aussi euh, ce week-end. Maintenant, si effectivement il ne revient jamais en F1, c'est bête pour lui parce qu'il n'aura jamais, entre guillemets, fait euh, cette euh, course d'adieu à, à, à, à, à, à ses fans. Hein, donc parce que euh, il va falloir quand même leur le embaucher euh, Daniel en 2024 sans avoir fait un seul grand tour en 2023. C'est un sacré pari, hein. As sera après en 2026 quand ils auront viré injustement un pilote débutant je, je pense ouais. pas que tout le monde soit Hülkenberg, là quand même effectivement euh... non je, même pense le le le tirs, je pense qu'il du... va se faire record de le record du record de course Attends mais arrête, arrête de dire à Paul qu'il va se faire virer. Il est même pas monté dans la voiture. Ouais c'est euh... ça. <rire> si si oh, c'est vraiment Paul qui monte dans la voiture, je, je pense qu'il va se faire virer très vite quand même. Je <rire> en te de grand Prix quand même. Paul, grand Prix. Cela, cela <rire> R1, tu, tu ne découvres pas. Tu dois avoir les épaules assez solides, le cuir bien épaules. T'as eu ta super licence d'ailleurs Paul. C'est pas normal d'histoire. <rire> Paul c'est quand alors Alors j'ai des contacts. Par contre si la... tu pouvais faire comme Mc Dunson. Tu faire l'an prochain à donné, comme Magnussen l'a fait cette année, comme ça on pourra fêter la pole position sur des euh, sur gènes, oh donc ça nous ferait vraiment plaisir. Je, je, je, je... je, je sais, sais comment il a eu sa encore place. Encore mieux, hein. Je sais comment, euh... un premier podium en carrière à Bahrain, ça ce serait, ça, ça serait la C'est ouais. beau de rêver. Hein. Paul, il a appliqué ah, à l'être ce que Magnussen lui a dit en 2017. Avoir sa place, <rire> oh. ah non, ah non. <rire> ah, non. Ah, ah non, on a brisé la glace, comme on dit. Ah oui, c'est pas, il n'y a ah pas, pas que la glace qui a été brisée. Je peux te le dire, oh là je, euh... oh, là, là. Non, bah, en plus j'ai bien. Après, ils vont mieux être vie-champions qu'être champion des champions qu champions <rire> oh. <rire> On n'est pas encore sur As, mais Steiner a quand même dit euh, on lui a dit alors, vous n'êtes pas inquiet pour la relation avec ça. Il a dit non, je crois qu'ils se parlent. C'est ah, bien saison, déjà, c'est un début. Euh, tu remarqueras, Alex, que Bref. pourtant <coughs> euh, il vaut mieux être vice-champion que champion des mais il y a un trophée pour le champion des La fameuse coupe. La coupe des <rire> vices. Euh... Alors là, ça peut être joli. Mais ce soir, c'est grand. Ah bah, hey. <rire> oh, <ouais. rire> il n'a peut-être rien à foutre de la formule, le présentateur, mais quand vous faire un petit calorbeau, il <rire> y a du monde qui est là. <rire> Ah a vu oui, sur moi j'ai des quêtes Tu saviez-vous, il y a déjà eu un Paul en F1 Eh oui. Rappelle qu'il y avait la Paul oh, position et monde la et la Paul Bello. Delmundo. Di Resta. Lui. Oui, ah, oui, oui, oui. Di Resta, bien sûr. Putain, oui. je travaille avec quand même. On <rire> <Je me rire> te... <rire> du en souvenir. Puis, il était en F1 il, il y a 6... que cinq ans. Donc. Ouais, ouais, ouais, il a... ouais, il a fait un grand ah, truc oui. Et si jamais on remplace euh, pour le podium, si jamais on remplace le Prosecco Ferrari, on pourrait avoir Paul Roger aussi. <rire> Federer vient en F1 <rire> <rire> On prend <rire> <rire> le Paul de Paul Maher. <rire> <rire> Paul, Paul, il ne resta pas en F1 aussi. Euh... Oh, oh, oui. oh, oui. C'est cool. joli aussi, ça. Euh, comme, la la de même, de... Donc. comme la course de Norris, non mais voilà, 6ème alors ouais. qu'il était. Euh... C'est ce week-end qu'il n'était pas en forme ou c'était au Brésil, je ne sais déjà plus. Perdu. Brésil. Brésil, Brésil. Ouais. Brésil. Donc, pour moi, il s'est bien... bien mis Il fait encore sa course habituelle, hein, de toute façon, à Norris ici. Euh... Il surperforme par rapport à ouais. sa voiture. Il disait qu'il en avait marre d'être tout le temps 7ème ou 6ème. Ouais. En fait, il en a marre d'être le meilleur des autres et et même il y a beaucoup de ressentiments, je pense euh, en lui qui montent euh, de ne pas avoir la voiture capable de lutter même à la fin de la, à la course à la radio il dit voilà, voilà bravo Lando tu as aussi le meilleur tour et dans un rire un peu grinçant il dit ah donc ça veut dire qu'on a la meilleure voiture il en remet euh, ouais. tout le temps un petit peu une couche euh, je trouve alors qu'en fait sa côte dans le paddock elle est vraiment pour moi très très haute peut-être qu'il regarde Russell un peu jaloux parce que finalement c'était son camarade ils étaient en vie ensemble etc mais bon euh, attention à la, à la... La frustration pour l'Andonoris au terme d'une saison qui était vraiment pour moi excellente. Mais je pense qu'il qu voit. Hein. En fait, je pense qu'il voit Gasly aussi. Euh... Non, il peut, il peut partir. Hein. Comment, Franck Il a pas de noyau. Il a signé le Il veut peut partir. Ils ont, ça. Ils ont fait un ouais. contrat sans aucune clause. Aussi, il y ouais. mais, mais... On a On a eu cette nouvelle comme quoi la nouvelle soufflerie de McLaren, parce qu'ils utilisent toujours oui. l'ancienne de oui. Cologne, euh, à Cologne oui. de Toyota, serait pas finalement à jour. Euh, il y aurait des retards dans les travaux. -dire, comme tous les, les travaux, il y aura des retards et donc ce ne serait pas vraiment utilisable avant mi-2024, donc finalement 2025, euh, alors que les souffleries pourraient même être interdites euh, en 2030. Donc ça fait en fait euh, potentiellement euh, encore 3, 4, 5 saisons de galère pour McLaren. Euh, donc c'est. Euh, mais voilà. c'est ça, le je pense que le risque que Louis, de en fait, déplacement est toujours là. Il a vu les dernières saisons de Pierre Gasly parce qu'il fait une saison à la Pierre Gasly, hein, moi je suis eux, il fait la saison que Gasly faisait chez oui. Tori oui. il y a 2 3 ans, enfin il y a 1 ou deux ans même. Euh, où il est, il est au sommet mais ça ne se voit pas parce que combien de fois cette saison on a balayé pardon, le Grand Prix de Lando Norris en 2 minutes euh, alors qu'il était 6 5e, enfin qu'il faisait des résultats extraordinaires. Oui. Bon, il y a eu le podium d'Imola qui lui il a au moins vraiment pu montrer que c'est une grande saison mais Il fait une sixième place qui devrait être conseillée comme super avec cette voiture, mais qui maintenant est conseillée comme un peu normale parce que c'est ce qu'il a fait toute la saison. Attention, euh, et je pense qu'il voit ça, il n'a pas envie de faire deux, trois, quatre saisons comme ça, et d'avoir un petit creux, un petit coup de moins bien dans quelques années, et d'avoir une cote qui descend. Bon, Gasly s'en sort très bien puisqu'il a un volant chez, chez Alpine, mais grâce à des circonstances un peu délirantes, rien ne dit que dans, dans quatre ans, ce sera pareil pour Norris. On... — On saura vite, parce qu'avec Piastri l'année prochaine, euh, si Norris le... lui colle aussi une claque euh, tout le temps, on pourra dire que c'est vraiment lui qui a porté McLaren et qui surperformait, et que finalement, Richardo n'était peut-être pas devenu mauvais, c'est juste Norris qui est en de... mmh. train de devenir très très bon, mmh. et qu'il est enfermé chez McLaren et qu'il euh, ne peut pas aller ailleurs. Ce n'est pas une théorie qui pourrait mmh. pour aussi se, se, se confirmer. Hein. Tout dépendra de, effectivement, de ce que fera Piastri face à Norris l'année prochaine. Hein. Enfin, je pense que, que Ricciardo le... il, il a surperformé cette année quand même, Norris. Enfin, je veux dire, il s'est. Il s'est battu toute la saison, euh, quasiment chaque course, c'était la plus haute position qu'il pouvait avoir, euh, sachant que la McLaren elle a été particulièrement euh, médiocre quand même sur certaines courses. Ce n'était pas à vous d'habitude le week-end pour, pour McLaren cette année. Donc euh, il arrivait presque à chaque fois à tirer son épingle du jeu. Même avec euh, une mauvaise McLaren, il terminait dans le top 10 ou presque. Franchement, Norris, c'est pour moi, euh, avec Fernando Alonso, le meilleur pilote du peloton, c'est-à-dire qu'Alonso et Norris je les considère comme deux mecs qui n'ont rien, rien à faire dans des voitures moyennes, qui devraient dans des équipes pour un top 3. Et voilà, Norris, pour moi, il a, il, il a vraiment atteint ce stade-là. La, la seule réserve qu'on peut avoir sur lui, c'est finalement, qu'est-ce qu'il ferait euh, s'il si jouait le titre mondial Parce qu'on ne le sait pas, c'est la seule donnée qu'on n'a pas. Le fait est que pour euh, tirer le maximum d'une voiture moyenne, il euh, n'y a plus aucun doute à avoir sur Norris sa quatrième saison en Formule 1, c'est la meilleure. Et je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, Michael. C'est presque triste en fait qu'on qu parle de Norris qu'une ou deux minutes par, par week- end C'est comme ça, l'actualité nous, nous y force. Mais c'est vrai que c'est une saison euh, vra vraiment exceptionnelle. Et je suis, je suis convaincu que si cette McLaren, ou, ou en tout cas si Norris était dans une monoplace capable de gagner, je ne dis pas qu'il serait champion parce que je n'en sais rien. Il y, a le, il, y a le, il y a le facteur mental à prendre en compte. Mais en termes de pur talent et de, de pilotage, Norris est absolument extraordinaire cette année. C'est pour ça que, Ricardé ou pas, le, le fait qu'il termine par exemple devant les deux Alpines au championnat, euh, comme je dis, qu'il soit constant tous les week-ends, ça prouve pour moi qu'il fait partie voilà, du top 5, top 6 de, le, de la Formule 1 sans... Sans aucune contestation, et, et, et je suis bien d'accord avec ce qu'a dit Alex. Je suis un peu inquiet pour lui parce que, euh, en plus, sans clause de sortie dans le contrat, euh, on peut imaginer si McLaren s'effondre qu'il le laisserait partir avant. C'est pas ce que je veux dire, mais malgré tout, il est quand même impliqué aujourd'hui dans un projet. Les équipes de pointe ont, ont toutes leurs deux de pilotes pour un ou deux ans minimum à venir, donc c'est un petit peu. Euh, ouais, il va falloir qu'il prenne son mal en patience ou alors avec un peu de chance, mais ça va être beaucoup de chance parce que, comme on l'a dit, la soufflerie n'est pas, est pas du tout euh, adéquate aujourd'hui, que McLaren se reprenne, mais ce sera. Ouais, compliqué. Pour brasser des déquets, vous classez Lando et Fernando devant Carlos Sainz, par exemple. Oui Largement. Je ne vois, enfin, vois pas le, le drame, là, effectivement. Ben, évidemment, ah, mais mille fois, sincèrement. Y a pas de... Et d'ailleurs, tu parlais de la frustration de Norris. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs frustrations. Il y a celle de Russell, qui est son pote, qui l'a vu prendre une autre dimension cette année. Il y a celle de Sainz, qui est son ancien équipier, qui a gagné une course cette année avec une voiture qui jouait la gagne. Et je suis convaincu que Norris se dit, dans la même voiture, j'aurais fait mieux que lui. Et je pense que c'est vrai. Et il y a cette victoire qu'il a ratée à Sochi l'an dernier, je suis sûr qu'elle le hante un peu parce qu'il la rate alors qu'il était en tête, il gère la course, on le voit justement pour la première fois en train de gérer une course en tête, il le fait à merveille, il va pour la gagner, et c'est une mauvaise décision, 50% l'équipe, 50% lui, et euh, encore un peu plus l'équipe, qui lui empêche de gagner. Et depuis, il n'a plus eu la possibilité de gagner alors qu'il avait déjà eu les consignes avant qu'il avait laissé Ricardo gagner, certes, avec le mérite de Ricardo ce jour-là, à Monza. Et en fait, je pense que Norris aujourd'hui est dans une situation où il se rend compte que... Bah, il, a, il est jeune, évidemment, il a que 22 ans, mais tout est en train de lui passer un peu au-dessus. Au, au euh, et je pense que ça l'inquiète un peu que déjà, parce qu'il en est à sa euh, cinquième saison, si pas, non, ça va être sa cinquième saison quatre, en prochain, Oui, ouais, ouais. c'est ça. Il va entamer sa cinquième saison et il sait qu'il va avoir un nouvel équipier, donc un nouveau défi, une nouvelle dynamique et tout ça. Et je pense qu'il est pas con, il sait comment fonctionne la F1 et il sait que ce sera déjà la, la saison de tous les dangers pour lui parce qu'il n'a pas pu prouver son niveau, alors que pourtant, il est au niveau, euh, un, dans un niveau très, très grand. Et c'est vrai que moi, je, le Norris de cette année, je trouve qu'il est... Déjà, l'an dernier, il était très bon, et cette année, il était vraiment monstrueux. Et effectivement, euh, McLaren, qui commence la, voiture, la saison avec une voiture qui est la neuvième force du plateau, qui termine bien à Abu Dhabi, mais le chemin a été long et douloureux, euh, je pense qu'effectivement, euh, il y a beaucoup de frustration. Et c'est ce qu'il disait en substance dimanche soir. Il dit, une sixième place pour nous, c'est une victoire, le meilleur tour, c'est un bonus... Euh, mais en fait, de toute façon, le fait est qu'au final, on est quand même que sixième. Et, euh, et je pense qu'il y a, euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Et, et même à un moment, justement, il y a il y a, ils, ils interviewaient Russell avec lui et en fait, ils ont commencé à déconner tout ça. Mais on a au moment de parler de la victoire de Russell. Euh, Norris a clairement dit je suis jaloux. Et je pense que c'était dit avec un sourire et tout. Mais je pense qu'au fond, il y a une grosse déception de la part de Norris de ne pas être en mesure de se battre pour la victoire quand il voit que des mecs qu'il a côtoyé en F2 Ou dans une équipe de F1 avant, après ça, sont se battent pour la victoire et que lui pense être au niveau à ce niveau-là. Le problème de Norris, c'est qu'il ne faut pas qu'il attende McLaren, ce dont McLaren est absolument incapable de fournir. C'est ça aussi. Voilà. Après, je suis pas inquiet parce que s'il rate son année euh, et que s'il est plus en F1, il y aura toujours un volant en Indica ou en extreme Ei avec euh, McLaren. Donc, sa carrière n'est pas terminée. <rire> ouais. Mais après, après c'est vrai que ça revient, on, euh, ça revient sur un truc qu'on disait en début de saison. C'est que, malgré tout, McLaren n'est pas une équipe de pointe. Et McLaren, aujourd'hui, est une équipe indépendante qui est cliente de Mercedes et qui n'a pas des moyens élevés et qui a des infrastructures vieillissantes. Et c'est vrai que, bah, comme on disait en début, en début de saison, déjà, faire top 4, top 5 au classement constructeur, ça prouve que le niveau opérationnel est très bon. Et malheureusement, c'est sûrement le plafond de verre de l'équipe et, en conséquence, de celui du pilote. Pour moi, structurellement, ils sont en dessous d'Aston Martin, par exemple. Oui. Et l'écart va se creuser, non, en plus. Ça, oh, oui. Vrai. Euh, alors, la, coup, la seule erreur de Norris finalement dans cette histoire c'est peut-être d'avoir signé un contrat aussi long euh, c'était très risqué sachant que les nouveaux règlements n'avaient pas encore commencé puisqu'il a signé avant le début de saison euh, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu qui était en jeu et comment les, les contrats ont été négociés mais c'est vrai que ça aurait été plus simple pour lui de négocier un contrat de deux ans par exemple en disant que bon, voilà, je, je, je teste les nouveaux règlements et, et ensuite voir ce qui se passe là c'est vrai que signer ouais. à long terme sans avoir la moindre garantie de résultat c'était un risque à prendre on peut parler de Verstappen qui est chez Red Bull je crois en 2028 Mais il a prolongé dans une équipe qui était déjà en train de gagner, ce qui n'est pas le cas de Norris. Donc à la rigueur, s'il a fait une petite erreur, c'est ça. Et euh, j'espère que ça ne lui prendra pas sa carrière et qu'il ne qu fera pas une Hülkenberg et qu'il n'aura toujours pas de victoire à 30 ans, parce que ce serait un peu, enfin, il a déjà une podium, pas pareil. On peut imaginer quand même qu'il a un peu au moins en, en... pas pareil, au, au moins voilà, en parole en disant bon, effectivement si McLaren stagne vraiment et que ça ne mm. progresse pas et qu'il a une proposition pour aller, je ne sais pas, chez Mercedes pour remplacer Hamilton, par exemple. Ou chez Red Bull aussi, hein, parce que Red Bull l'a quand même courtisé deux fois, euh, que effectivement, Zach Brown ne le, le retiendrait pas. Quoi. Donc, euh, ouais, je, pense. Je, je pense que ça, effectivement, ça peut aussi se faire en, en bonne entente si, si vraiment McLaren continue à stagner pendant 2-3 ans et que euh, Norris a des opportunités il, il, sympathiques ailleurs. Il peut faire, un... Il peut faire ça. un abonnement de poste. <rire> non, mais ça reste à F1, je pense qu'on ont... a, on a pu cette année que quand il y a un moyen, on peut aller, euh, aller s'arranger. C'est ça. Je veux dire, mais a, a, en, en fait on a dit que de Debris qui va surtout débuter surtout en prochain. Euh... il oui. faut avoir le bon avocat comme chez Alpine voilà <rire> et 0,6 <rire> du patron le problème c'est que euh... <rire> le problème c'est que euh, en étant chez McLaren il limite aussi la, la, sa cote c'est à dire que là sa cote est au plus haut mais malheureusement je pense qu'elle est au plus haut qu'elle puisse aller parce qu'en fait c'est un peu comme Gasly fin 2020 ou mi-2021 c'est que il atteint ce truc où on dit voilà c'est l'excellent pilote de, de, dans le peloton mais on ne sait pas ce qu'il vaut alors Gassi on savait que le premier passage dans un top team n'avait pas été bon et là c'est pareil le, on ne sait pas ce qu'il vaut rien dans un top team et en fait qui prendra le risque Norris alors que tu peux tenter de débaucher un Charles Leclerc un genre, bon George Russell il vient d'arriver mais Leclerc typiquement en 2024 il aura fini son contrat c'est pas exclu qu'il en ait marre et qu'il euh, va y aller pareil. et même il se dit que si Hamilton décidait finalement de... Euh, de couper les ponts avec la F1 quand, quand il arrivera au bout de son contrat actuel, c'est pas exclu que Mercedes ne, penche pas son, ne jette pas son dévolu sur Leclerc. C'est des rumeurs que j'ai vu passer de ça, mais en fait, ça a du sens, parce que Leclerc prouve qu'il est, il est ce qu'on appelle championship material, c'est-à-dire que tu donnes une voiture pour gagner, il gagne, tu donnes une, une saison où il peut être au niveau tout le temps, il y est. On a vu cette année que Leclerc, s'il a l'équipe le le, enfin, et la voiture, il sera champion du monde. Et, euh, et Norris n'a pas pu prouver ça encore. Et j'ai peur qu'effectivement, on se dirige vers une carrière à la Gasly s'il passe ne serait-ce que deux ans de plus chez McLaren. En tout cas, je remercie McLaren qui, qui a fourni mon pull. Merci. Oui, c'est vraiment euh, un très beau pull, papaille, qui te va, va ravir. Très <rire> joli. Et vouloir aussi remercier... C'est bon, le... mon chat oh, qui est à McLaren. <rire> et et vouloir remarquer vu le site, évidemment, NecGay est un site... Euh, Pour McLaren puisque tout est orange partout. Donc, euh, on... Non, en province, on est rouge et blanc maintenant. Il y a un peu d'orange aussi. Un petit peu d'orange, un, petit... un petit peu de tout. Non mais voilà, on est pro tout oui. le monde, sauf Verstappen. Sauf Red Bull. <rire> <rire> on est pro tout le monde et anti Verstappen. À un moment donné, <rire> parce que là c'est les gens pro vrai qui vont citer ça et dire voilà, ils le prouvent. Voilà, toute votre haine transpire comme ça, tu son, ils font comme ça, gens, ils écrivent <rire> des messages avec la mâchoire serrée, déjà... c'est très compliqué oui. quoi. Non, oh, mais c'est bien, il a, eu, il a eu un vrai titre au moins dans sa carrière et maintenant il faut qu'il qu passe à autre chose. <rire> ah non, non, moi, moi je pense que son intimité de Brésil perdit ses deuxièmes titres. Ouais. Moi je dirais, est-ce qu'on n'attend pas le bilan comptable de l'an voilà, prochain Moi je, je pense titre. que tant qu'on n'est pas en, en, en octobre 2023, <rire> on ne peut pas encore juger le titre de Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il a trop mangé à la cantine. Ça, que que la orange Papay, c'est le nom du orange dégueu de leur livret 2022. Alors oui, ça c'est très fort, ça jeu. Salut McLaren qui réussit chaque année à nous faire du orange papaya alors que l'orange change tout le temps, ça c'est quand même vraiment... A chaque fois ils mettent ça, un autre nom, là c'était le fluo papaya. Le fluo papaya, sais pas ça. Pas ça. C est c est parce que c'était brillant mais un peu, c'était une couleur un peu... Cool. Pas. Ouais, ouais hein, ça aussi, hein, le fluo qui brille et qui est mat, enfin, encore une fois, enfin, on sent que c'est Zach Brown à l'équipe quand même, ils ont, ils ont un service marketing qui marche. C'est ce qu'ils ont dit avec Aston Martin, qu'ils avait dit, ils avaient dit, on a passé des mois à travailler sur la bonne couleur qu'il fallait sur notre livret quand ils sont arrivés en Formule 1. On a mis des gens dessus, vraiment, dans une bonne livrée pour s'apercevoir au bout de quelques courses qu'on ne voyait pas la voiture. Qu'elle était noire. ne pas de Mercedes. Et là, on la changé. En fait, en McLaren, on ne voit plus la couleur de la voiture parce que Zach Brown fait tellement bien son boulot qu'il y a des trucs fluos qui surgissent. il y a des spots partout. Il y a des sponsors partout, du carbone sur la moitié des trucs. Donc, non, mais euh, mais elle ressemble mais... à la rue de New York, là où il y a tous les trucs de, de bourse. <rire> C'était <rire> beau, ça, quand même, parce que je me rappelais toute ouais. ma vie de ce, ce grand prix de Bahreïn 2021. ouais un on a une image. Et je ne sais pas vous dire qui est qui, parce que je crois qu'il y a une Alfa Tauri devant une Aston et une Mercedes. Et ah oui! Je ne sais eh... pas qui est devant qui. Est bah, C'était pendant les essais, hivernaux ah, puisque oui. es, C'était le, le, le, les commentaires en direct. <rire> et effectivement, il y avait eu un moment où il y avait une Alphatori qui était devant, et derrière, il y avait une Mercedes et une Aston, et c'était genre Tu es là Bon, bah écoutez, on va pas vous dire qui est qui le casque, parce, de... que, parce que de toute façon, on voit plus les casques avec le halo, donc euh, bah, bon, <rire> on, va voir, on va voir ce que ça a donné. Là, au moins, c'est un peu différent, ils ont un peu changé, mais c'est vrai que euh, c'était compliqué chez, chez Aston Martin pour trouver une couleur. Si ouais, le chat n'est pas le, plus le sérieux, c'est ça Je <rire> chat est un peu aimé. <rire> non, c'était compliqué. Euh, ah ah bah, oh là là, Quel plaisir On va enfin pouvoir faire un premier bilan d'Elplan. Euh, puisque voilà, ça y est, là, la première saison d'Elplan se termine chez Alpine. C'était ça le plan, donc. Il ne reste plus <rire> que rien. 71 grands prix pour aller... Euh, euh, comment je. Comment j'ai... Je, 78 comment je, comment, Ouais, dis, 78, rendons, 78, ouais. rendons quelques grands prix encore. <rire> <rire> non, parce que si, si dans 71 grands prix ils ne gagnent pas et que je leur en veux, mais qu'ils gagnent dans les 7 grands prix qui suivent, euh, non, ils, auront, ils auront rempli leur, leur part de contrat. Euh, mais donc voilà, merveilleux abandon de Fernando Alonso. <rire> La légende dit qu'il en est à 242 points de perdu. Je pense qu'encore une fois, toute il... cette histoire autour de Leclerc et Perez aurait été bien différente. Il n'avait pas abandonné sur 14 <rire> ouais, c est, c est ça ça dit C'est un week-end week où il était en retrait par rapport à Ocon oui. qui a vraiment, oui. de son aveu, fait un de ses meilleurs week-ends de l'année. Et C'est bien possible puisque Alonso a donc, finit 11e. Il part 10e parce qu'il a regardé sa pénalité. 11e des qualifs, un peu en retrait en course. Bon, Il aurait été dans des points quand même sans son abandon. Mais pour le coup, Ocon était vraiment le... Meilleur pilote euh, alpine. Euh, voilà. C'est d'autant bienvenu euh, pour Ocon après voilà, quelques courses où Alonso prenait tout de même le, le dessus. Donc, euh, voilà, ce n'est pas le meilleur des pilotes alpines qui a abandonné euh, voilà, dimanche dernier. Et alors, euh, Alonso passe tout près d'une élimination en Q1, en plus. Euh, quelques millièmes ouais, près, oui. il se fait battre par Gassi. Oui, ouais, c'était limite, ouais. en tout. Ouais, tout le week-end, il, il était pas dedans. Mais bon, quand on, on, on, on déclare l'aspect vraiment, il est dedans. Voilà, il avait, hâte, il avait hâte de rouler dans la voiture verte, donc je pense que la voiture bleue, il est, il est venu pour faire acte de présence. Et puis, et puis, ouais. Peut-être qu'il parlait de la safety car à Stone Martin, on ne sait pas. Ouais, mais bête dans ce cas-là, parce qu'il abandonne dans les stands. Il aurait dû abandonner en bord de piste, recueilli <rire> par le docteur médical à Stone Martin. Il aurait été, aura ouais. été évidemment ravi. Est-ce qu'il n'a pas été un peu à Stone Martin pendant la course pour essayer de, de revoir la course d'Alonso parce que. <rire> Certes, certes, pour Alpine, c'était plus ou moins joué par rapport à McLaren pour la quatrième place du championnat, mais euh, vu comme c'était extrêmement chaud entre, As et... entre, pardon, entre Aston et Alpha, on va Alpha, lui voir mais des coups de champ volant, son potasse. Est-ce que, <rire> Est <-ce> que... <rire> moi je dis, ouais, ouais ça serait peut-être euh... il n'a pas essayé d'aider son... sa future équipe ouais. quand même, parce que. En fait, tout cas, il va pas. Ça joue un peu. Hein. Au départ, il avait dit à Vettel, je crois, qu'il ne qu le gênerait pas. Euh, bah oui, c'est ça, exactement. Il a à pour dire ce Mais, mais on, on en rigole. Rappelez-vous de cette polémique en 2012. Alors, on se retrouve, Là, là, on va voir. Hein, il n'est pas passionné le, le présentateur. Alors là, on va voir ceux qui aiment bien la Parce qu'en 2012, la bataille entre Marussia et Caterham, ah, ah, Charles oui. Pic qui était chez Marussia et au dernier Grand Prix. Il se fait battre oui. par Petrov dans la Caterham, ce qui fait que Caterham finit devant mm. au championnat, et dans quelle équipe bah, Charles Lepic allait l'après, dis donc C'était fou, Katerham. ça, quand même euh, Donc, si ça se trouve, et, et, tout le monde pense encore qu'il aurait peut-être fait un peu exprès. De toute façon, ah. Alonso, il faisait pas perdre son équipe, mais s'il pouvait favoriser sa, la prochaine, évidemment... C'est ça, c'est 12 millions de dollars de différence, même, entre, entre, la, entre les deux places championnats, entre, entre Alfa et Aston, donc... Euh, oh, mais il vaut mieux dans les 12 millions, millions Alors que tu es déjà au oui. plafond ou le temps de soufflerie eh, J'allais dire le temps de soufflerie, c'est pas mal quand même. Ça euh, 12 je... millions quand même, plutôt pour Alpha qui n'était ouais, pas, pas au plafond. Là le, ouais. là, le sera vraiment pour de bon. Pour Alpha, c'est bien le, le plafond. Mm. Puis, non, Alpha, même. Alpha ouais, du coup, gagne 12 millions juste sur la quatrième place de Bottas à Imola, donc, euh, parce qu'on a dit quand même qu'il est terminé au pied du podium là-bas. C'est vrai qu'Alpha, ouais. bien joué. Enfin, après, ils sont au plafond oh, avec ou sans cantine C'est toujours pareil, on ne sait plus maintenant. Question. On, on... Là, tout revient à une question de bouffe de toute façon ça, on, est bien, on est bien français pour ça on, on, <rire> on avait, dans, dans, dans tous les pays du monde on a le hors-taxe et le TTC c'est hors-bouffe <rire> et, et bouffe comprise voilà. et ça euh... on fait on peut, enfin, Avec, non, il faut se ce qu'on peut au côté de Julien Frébo l'an prochain il y aura Cyril Lignac de Top Chef <rire> pour, euh... oh oui Oh, C'est croquant. C'est croquant. C'est croquant. Mais quel Man. départ de Man, Ah ouais. Je, moi, je trouve qu'il est vraiment génial ce Alonso. Il est vraiment... Il est vraiment <rire> croquant. Ah Moi j'achète pour des commentaires comme ça. Moi. Donc, pour... Et... Et... Alors, Thierry, vous avez analysé les repas des équipes. Vous êtes donc en mesure de nous indiquer la courbe de leur développement aéro. On okay. entend dire que Et... chez Red Bull, ils ont plutôt bien commencé avec le, le buff Wellington. <rire> mais euh... <rire> Oh Rendez-vous au premier glaçage. Mercotte a filé les plans de la Red Bull avec des petits trous pour faire, essayer de faire l'épreuve technique. Il <rire> ah. <rire> construire la Red Bull, su... mais. Courber le, le ponton. <rire> il a juste mis courber. Mais courber comment Mais putain. Oh là là, il va falloir. <rire> pas possible. Ça. Quel poil, ponton Quel poil, ponton <rire> C'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Mitram bon. qui nous rappelle que Charles Pic effectivement, il gère euh, Dams, l'écurie oui. où, où Arthur Leclerc sera en, en, en F2 en prochain. Très très fort ce qu'il réalise Arthur Leclerc. Hein. Je parle pas de performance en piste, je parle le fait d'arriver en F2. Alors que <rire> franchement, c'est pas terrible depuis 3-4 ans. Euh, c'est très très fort. Euh, Bravo à lui. Il faut, il faut saluer, des belles performances en sport auto, bien évidemment, on est un petit peu là pour ça. <rire> Quand même. Euh, et donc saluer Esteban Le ben... Con, qui bat Fernando ouais, Alonso. Oui. Ils sont pas beaucoup à avoir Alonso. Euh, il rejoint le clan très select composé de Arnaud de Louis Hamilton et Tarso Marquez. <rire> <'un coup> de... <rire> Tarso Marquez, cette star oubliée. Mais, euh, mais en plus, contrairement à, à, au narratif d'Alonso, lui aussi a eu des problèmes, moins certes, mais sa saison n'a pas été de tout repos non plus. Et malgré un déficit de performance qu que lui-même ne niera pas, je pense, il a, il a toujours su. Euh, en fait, il était assez proche d'Alonso. Pour euh, ce, qui est déjà, ce qui est déjà une bonne chose, il était assez proche d'Alonso pour justement euh, pouvoir en profiter et pouvoir des fois le battre sur euh, un bon coup stratégique, un bon, euh, un bon relais ou quoi, qui lui permettait de passer devant et euh, de profiter de chaque point qu'il prenait pour le, le battre au championnat. Donc euh, je pense que c'est ce qui joue aussi sur le, sur le, le seul d'Alonso fin de saison c'est qu'il n'a pas réussi à remonter sur Ocon et il se fait battre au championnat, ce qu'il déteste littéralement, je pense. Il n'a pas réussi à foutre la merde aussi chez Alpine, Alonso. Ouais, aussi. Je... Et bravo, euh, bravo aux commentaires pour dire qu'Alphatori, tout leur budget est passé pour nourrir euh, Yuki Tsunuda, c'est comment du beurre. Ils ont essayé de le faire ah, <rire> gens, gens à Il une grosse la de cuisine, pas mal aussi. <rire> ouais, Philippe, et Philippe Etchebes, je vais y venir je vais dans la cuisine dans la cantine Red Bull juste pour qu'il aille voir comment ça se passe. <rire> <rire> <rire> Putain, mais sérieusement Elron, ah, tu m'as fait non, bouffer putain, ça mais c'est mais c'est <rire> insupportable Insupportable C'est quoi ce aileron de merde C'est quoi ce rond là <rire> Utilise pas ça comme assiette, s'il te plaît Oh là là <rire> Présentation Il va <rire> aller voir Adrien Newell faire enfin, c'est qui le patron Newell, c'est moi Au ah, moi. Oh, bon, bon, le... bon. <rire> mais là je pense ah, tu euh... faire euh... fermer l'équipe. <rire> si la Cordoula va arriver, il va voir Alpine et va faire ma chérie. Oh les Couchemars. combinaisons <rire> Cauchemar en soufflerie. La <rire> On peut faire pas trop incognito avec Christian Horner qui se déguise pour aller visiter les îles Mercedes. Est... <rire> il il n'a en fait, pas fait sa visite puisqu'il avait gagné le. Non, je ne crois ah pas. Oui, il en fait en en cher. Si, si. Ah oui, c'est vrai. Ou celle de ménage en travers de <rire> la panne. Ça aurait été hilarant, franchement. Enfin, mais tu sais, j'aurais été Mercedes, j'aurais fait tout un grand truc. Tu sais, tu fais. Ah, non. Alors là, là c'est notre département possible, aérodynamique, quoi. tu as juste des gens qui dessinent sur des petits. <rire> des... petits c'est la, la cantine de... C'est la cantine <rire> là, ça. Non, mais là, tu l'amènes partout, mais tu l'as juste les portes fermées, c'est bah là il y a la voiture qui fait, là elle fait ça, mais... <rire> Et là mon cher Christian, Jusario R... c'est le saint des saints, la soufflerie. Ah bah je sais comment on fait. <rire> <rire> dans un sas où tu as toutes les portes mais j'en il rien qui est ouvert <rire> non, je, je, je répète Christian derrière nous le Saint des Saints la soufflerie, c'est tout, c'est factuel <rire> ça, <me rire> ça arrête derrière toi par contre je de la visite par contre du maintenant Christian, alors, non, nous allons vous présenter notre vitrine à trophée intégralement complétée lors de l'air hybride alors là c'est le Grand Prix on vous a battu, puis là aussi là aussi <rire> Bon, oh, c'est le Red ça, le Red Bull était pas mal. Je dis bien été parce qu'ils sont se fait piquer quand même pas mal les trophées. Oui, c'est vrai. Là, c'était le grand prix, qu'on vous a battu, là c'est le trophée qu'on vous a volé. Pardon, de... oh là, dans oh On va continuer la visite. Oh oh oh non, mais... oh on a le 4 phrases qui nous attend. Le four à chaleur tournante qui sert de souffle. <rire> <rire> on n'a pas cette très, très, très très bon. bon. C'est bon. vrai qu'on qu a échappé, <rire> Ce sont des cuissons de, de cupcakes dans l'autoclave. <rire> <rire> Faites gaffe, oh. on était les premiers à sortir quand même le fait que c'était sur la bouffe que ça On a bon, hmm. maintenant un certain standing à, à respecter. D'autres <rire> aussi vont sortir la rumeur du four à euh, faire un tournoi. Enfin, euh... ah, je... enfin, enfin, on va comprendre le truc derrière quand même. Enfin, bosser, c'est euh, euh, ah. pas complètement facile. Avec des articles de technique, comment marche un four <rire> Et là, si vous mettez le four en mode grill, vous cuisez votre four <rire> avant plus vite. C est, c est <rire> important. Il va être bizarre les articles techniques de l'hiver, sur n'est j'aime. <rire> ah, comme c'est vrai, <rire> on ne va pas s'en plaindre. Euh, chez Aston Martin, voilà, c'est encore une double entrée dans les points. Enfin, ça. Pas extraordinaire. Mais... Ah c'est con, ça finit avec Zidane avec Alphonse Romeo. c'est con surtout que Vettel fait une putain de course. Pardon, désolé pour le gros mot, mais Ah non mais c'est vraiment une stratégie. stratégie quoi. Ouais, sur la stratégie. On trouve Vettel sur sa dernière course. Euh... Euh... Mais qui se semblait se justifier sur le moment. je n'ai pas trouvé ça comme un, un scandale absolu sur le moment. Avec le recul, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Mais euh, après tout, le pari de prolonger le relais n'était pas illogique, je trouve, euh, sur le moment. Ouais, enfin, oui. euh, il commençait à perdre plusieurs secondes oui. par tour sur les oui. 3-4 derniers pas. tours. Je, je suis d'accord avec toi, je pense que jusqu'au tour 23-24, ça long, marche. Ouais. À partir du tour 26-27, c'est là qu'ils l'ont arrêté, je crois, c'était déjà trop tard en fait. Euh, ils auraient dû l'arrêter en même temps qu'Alonso pour qu'ils ne pas trop il mal mettre. Il perd 3 aussi, secondes de tour ouais, sur les, sur les ouais, 3, 3 derniers ouais. tours, il perd 10 secondes C'est ouais. ça en fait le et problème, c'est qu'elle a, elle a du sens parce que d'autres ont réussi à la faire fonctionner cette stratégie, mais là, il perdait vraiment beaucoup et, et il se plaignait, à raison. Le meilleur pilote pour Alfa Romeo, ça aurait été, euh, été Daniel Ricciardo qui a retenu Vettel euh, vraiment de manière assez admirable euh, pendant toute la fin de course. Vettel bon, a pas mal dingue ses pneus justement à cause de ça. De finalement, Ricciardo, quand il, même. il aurait été plus utile à Alfa Romeo qu'à McLaren cette saison. Vraiment, <rire> <c 'est... rire> très bon. C'est vrai. Et euh... utile à Piastri. <rire> ça a bien aidé. Bien <rire> Entre, entre Australiens mais voilà bon alors évidemment c'est le dernier Grand Prix de Sébastien Vettel qui a aussi un peu éclipsé la, la, la performance sympa d'un Stroll qui termine huitième 8 e quand même et qui, qui, a, qui a bien remonté la porte parce que début de saison c'est son meilleur temps. résultat de, de l'année à égalité ouais parce que début de saison il vraiment catastrophique hein, pour Stroll donc au moins fin d'année c'est un, un peu remonté ah, il a fait une 6 e place ce Stroll ah, oui, non, ah oui. Oui, raison, oui ah oui oui t'as raison ouais ouais ça, ah, ça c'est quand mais... même la, la saison du de... Et qu'est-ce qui aurait pu se passer de mieux s'ils sur... avaient lancé leur, leur version B tout de suite et puis l'a c'est Et si, et si, et pareil. Et, et cette stratégie voilà, un, peu, un peu foirée sur le dernier Grand Prix. Hein. Rappelons quand même que le salaire de Vettel c'est à peu près 12-15 millions de dollars. Il aurait pu rembourser son salaire juste avec une meilleure place. 12 millions de plus apporté à Aston, c'était ça. Après, ce qui est très fort quand même, c'est qu'au moins avec cette fin de saison, donc, on salue notre ami Max, le pilote dans le chat, c'est formidable. Enfin, surtout, on parlera de Gator Viduro et Jackie X, donc... <rire> Enfin, tu seras dans ton <rire> élément. Mais euh, franchement, heureusement, il y a cette fin de saison une bonne dynamique. Euh, des, des qualifs pas tout oui. top, mais franchement, en course, la voiture avait un très beau, très beau rythme. Parce que sinon, le, le meilleur truc de leur saison, c'était euh, on recrutait Fernando Alonso. Euh, c'était pas ouais. euh, taille pour ça. Comment ça, il y a 18 points, à Stroll Oh, mais ça va. Oh, oh, oh, oh, oh. Mais euh, quand même, il faut, il faut noter aussi que. Euh, <rire> Que en voyant le début de saison qu'ils ont fait et je pense toujours à ce terrible Grand Prix d'Australie où vraiment pour moi ils touchent le fond ce, ce jour-là euh, la saison n'est pas dégueulasse et surtout ils ont fait des développements qui ont fonctionné et c'est vrai que c'est en ça que Alonso peut avoir de l'espoir pour l'an prochain c'est que euh, malgré le fait que la nouvelle usine la nouvelle soufflerie ne soit pas encore là Aston Martin arrive toujours à, à bien s'en tirer et à faire des développements qui fonctionnent quand même euh, Alors, avant, c'était plutôt le cas où ils, ils avaient à faire un concept qui marchait bien sur le long terme. Là, ils ont l'air d'avoir déjà un petit peu changé et d'avoir réussi à, à corriger le tir sur une voiture qui était mal née. Euh, parce que c'est vrai que la première version de la MR22 était catastrophique. Mais euh, effectivement, c'est bon. Comment Et tant que les scan 3D arrivent, de toute façon. <rire> c'est ça, les, les photos fouteaux, couteaux, ça prend du temps à développer. Bon. Bah après, c'est vrai qu'on pourra toujours s'étonner du, du copier-coller que ces pontons sont par rapport à ceux de la, de, la, de la Red Bull parce que là ça se joue au centimètre près. Ça, ça a Mais toujours été euh... comme ça chez Point, Force India. Euh... Mm. Pas de secret, bon. ça, a été, ça a été quand même une, une année plutôt intéressante. Ils ont fait beaucoup d'évolutions sur le, le plancher qui ont très bien fonctionné aussi. Et, euh, et globalement, les pilotes, je suis persuadé que. Malheureusement, on, les, on dit qu'ils ont fait une mauvaise saison et tout, mais en fait, je pense que la voiture n'était vraiment pas au niveau et que la saison de Stroll et surtout de Vettel n'est pas si mauvaise. Stroll a été quand même en retrait de Vettel un bon paquet de fois, mais euh, je pense que c'est mieux que ce qu'on ce qu en, on en pense. V Vettel, moi, je le salue parce que il a bien remonté la pente. Enfin, moi, je je, disais quand même, après, après la saison 2020, je me disais, bon, cette fin de, cette fin de carrière va être mmh. un calvaire absolu, il va signer en plus chez Aston Martin. Enfin, voilà, c'est quand même très, très mal barré. Et finalement, en... a, il a donné à tout le monde l'impression qu'il avait vraiment pas envie de partir. En fait. Et que s'il si, euh. avait envie de revenir, je pense qu'il y a une équipe qui le signerait. Quoi. Ouais. Il part tellement sur un haut sur sa dernière course euh, voilà, où il montre un esprit combatif, euh, vraiment impliqué euh, et, et rapide en plus. Voilà, donc, euh, il sait toujours tirer euh, le maximum d'une F1, je pense, quand, euh, quand les conditions s'y prêtent aussi. Euh, donc, ouais, Sébastien Vézel, il part pas du tout euh, comme un dernier Richardo pourrait partir si, si Richardo avait annoncé sa retraite. C'est vraiment tout l'opposé. Il part vraiment la tête haute, euh, fierté du, du travail accompli. Euh, effectivement, comme tu dis, ça aurait pu vraiment mal, mal tourner entre guillemets, euh, j'encaisse mon chef pendant deux ans et puis et il puis arrête là. Mmh. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'on le, qu le reverra. Euh, Peut-être pas en tant que pilote, mais au moins, peut-être, euh, je ne sais pas, un, on parle de lui, dans un rôle, euh, effectivement, au sein de, de, la, de la F1 ou de la FIA, en termes de... Peut-être plutôt sur la voilà, partie diversité, environnement, euh, RSE, ce genre de choses, je pense que ça lui, ça lui irait bien. Bon, il, il bousculerait un petit peu les... Hein, il taperait un petit peu dans, dans la fourmilière pour que, ça, pour que les choses avancent plus vite, mais je pense qu'il a effectivement encore un rôle à jouer, euh, peut-être, de ce côté-là, mais là, pour l'instant, il veut se reposer et puis voir, effectivement, ce que, ce que l'avenir lui réserve, mais... Et puis, alors, Pour moi, pourquoi il pas, il... je veux dire, il, il, il a une image très sympathique auprès de tout le monde. C'est euh... ça, il a, il, a, il a bénéficié ce week-end d'une tournée d'adieu qui a été. Moi, je n'ai vraiment pas le souvenir qu'un qu pilote ait, ait, eu, ait eu tout ça, de la part de la F1, de la part de. de la... ouais. Non, ça peut-être. Mais en même temps, il a, il a organisé aussi euh, tu vois, le, le, le Final Lab qu'il a organisé samedi soir, où il a invité tout le paddock à, à faire une marche-course avec lui. Et bon, après, effectivement, le, le, le dîner des 20 pilotes qui a été très sympa, apparemment tout le monde était ravi de l'avoir fait, et c'est Hamilton qui l'a initié et payé, mais ça c'était parce que je pense qu'Hamilton et Vettel sont potes, en fait tout simplement, ils ont dit jeudi que en fait, depuis 2017, ils n'ont fait qu'avoir du, du respect mutuel de plus en plus grandissant entre eux, et, euh, et ouais Vettel a fait une super tournée d'adieu, et en fait je pense qu'effectivement ils partent la tête haute, ils partent avec une belle fin de saison, et ils partent avec une le sentiment du devoir accompli jusqu'au bout parce que Mike Crack disait que euh, même hier il a fait le débriefing complet euh, après la course et euh, avant apparemment de faire une tournée de Dagger dans l'équipe ah ouais en fait, quand même un peu plus mal bah <rire> oui parce que, ça a dû faire une fin un peu, un peu violente mais euh, il a quand même fait le débriefing complet du Grand Prix avant euh, il a rendu ce, son c'est ce, super ce étonnant comme ça C'est comme super Supertuner, cette amitié comme depuis 2017 en fait, qui, qui naît oui. d'un coup de roue, d'un break test oui, oui. À, en Azerbaïdjan. Et, et finalement, après avoir discuté, mis les choses à plat place, et, ça, tout a été inversé. Et en fait, Verstappen, en 2021, il a pas essayé de mettre, essayé de mettre plein de coups de roue à Hamilton, mais à Hamilton, <rire> il a mis la perche pour devenir à... <rire> ami. Je veux être copain, Je veux, je veux pas être copain. <rire> Non mais, notez que tu parles du Yager Meister, Manu, donc ça reste la boisson de choix de, de Sébastien Vettel quand il, quand il fait quelque chose, puisque si on... Gaëtan Vignon nous a donné une ah oui vidéo de ce week-end, enfin il a remis une vidéo qu'il avait publiée lors du Covid, enfin de ce maudit Covid, et de ces maudits <rire> où ils étaient au bon. Grand Prix d'Inde en 2013, ils étaient au bar de l'hôtel et il y a toute l'équipe Red Bull qui rentre et qui commence à, à péter le titre Vettel a privatisé qui offre la salle Ouais, qui a pris la TSA de Vettel qui offre des Jagermeister à tout le monde et la petite équipe de RTBF qui veut payer à la fin et le, pat le, le patron du bar qui fait « Allez, vous êtes champion du monde, c'est bon, allez pour nous la nœud !» ça assez incroyable. Et Donc euh, Ils se il sont retrouvés au milieu de, la... de la festivités yeah, oh, oh. du quatrième titre de Vettel. En, en parlant d'anecdotes, on va avoir un, un article sur Next Gen euh, aussi qui, donc c'est Horner qui parle de Vettel Et il dit, voilà, euh, comme quoi c'était une personnalité très humble qui s'intéressait aux gens, très modeste. Et il dit, voilà, une fois, à Horner, j'avais invité Vettel à ma maison, donc c'était dans la campagne. Et on se disait, on avait des ânes. Et Vettel est, est monté sur un âne, et il a fait la tournée du village à côté de chez moi. Et il y a un gars qui était sur la route, et qui est qu qu qu en voiture, et qui a failli faire une sortie de route, parce qu'il a dit, j'ai vu Vettel sur un âne euh, au milieu de la route, et j'ai failli faire dans le fossé parce que j'ai cru que j'avais... J'ai cru que j'avais la berlue. Et donc, alors, il raconte un autre moment où Vettel a littéralement fait accoucher une annexe. Enfin, bon, ça montre un peu le personnage qu'il était, un peu l'image de son père ancien, etc. Donc, il, est, il, voilà. il a été publié ce matin, l'article. Euh, Vettel voilà, il va être dans la femme célébrité euh, dans voilà. deux ans en Allemagne. <rire> va mettre, euh, ça va être On parlait justement du rôle qu'il doit garder. Moi, pour moi, il doit rester près du GPDA parce que c'est un pilote extrêmement influent. Mmh, et euh, je pense qu'il serait bien, même s'il n'est pas sur les circuits, qu'il puisse lui faire un consulting vidéo quand ils ont besoin. Un peu comme Wurz, en fait, qui est président du, du GPDA alors qu'il n'est pas tout le temps là. Et euh, je pense que Vettel doit garder ce rôle-là. Alors, est-ce qu'il peut être vice-président avec, avec Wurz et puis qu'il n'y ait qu'un seul directeur pilote Ça peut se faire aussi. Mais c'est vrai que je pense que ce serait intéressant pour moi qu'il reste impliqué dans ce. Parce que c'est enfin, le meilleur, meilleur défenseur des droits des pilotes. Il y a Marco qui a évoqué une autre piste qui serait beaucoup plus étonnante, c'est que Marco pourrait prendre sa retraite à un moment ou à un autre, ou être poussé par Marc Matetitz à la retraite, voilà, et qu'il verrait très bien Vettel le remplacer. Donc ça, ce serait mmh. pas. Il est beaucoup pas trop possible. Hein, euh, <rire> en, en, en, trava en travaillant à la FOM, il aura peut-être moins de liberté de parole pour dire, par exemple, qu'il faudrait boycotter le Qatar. Voilà. est-ce que la FOM ouais. pourrait accepter de, de, de, un pilote non, comme ça dans l'ANCER Mais ça, si... dans, dans ses mais vrai, il va du. Tu as raison. C'est pas possible. Euh... T'as un jeune pied très franchement... dur t'as Vettel qui va arriver et qui va dire Allez, c'est une mauvaise course, mais en tu sais, ça arrive même aux meilleurs. Bats-toi oh, et, et reviens de l'avant. Et... Oh. Et, oh, et, et, je... puis, et puis, mets ton masque pour pas choper le Covid. Quoi <rire> <rire> bah, Attendez, bah, c'est <rire> ce qu'on m'a fait pendant 5 ans. Qu'est-ce que c'est que cette merde Vettel, il garder okay. sa le faut. Je mettrai Joss Verstappen dans ses rôles. T'as fait 12 je t'avoue même Ah, tu un pied, euh, nourris comme ça. Et d'ailleurs, oh. pour, pour les anecdotes, il y a Fred Vasseur aussi qui disait que, ils ont demandé à Fred Vasseur c'est si, si, si sur Canal s'il si avait déjà appris des mots de français à, à Vettel. Et euh, il a dit qu'une fois, Vettel a dit au, au commissaire de course qu'ils enculaient des mouches. Donc, euh, dans, un <rire> français, dans un français très propre. C'est euh, voilà, pas très là, écologique, ça. C'est pas, pas très écolo C'est hautement illégal et vraiment cruel. <rire> c est, c est donc, euh, donc attention, c est, c est non, je, Moi je dis juste que Vettel peut se conformer, je pense, à n'importe quel rôle. Vettel, il, sait, il a très bien su se tenir face à Stroll, par exemple au Brésil, quand euh, Stroll a fait un attentat sur lui. Ouais. Euh, okay. Vrai. ok, quoi. <rire> ok. Voilà, non, c est, c est... je pense, voilà, c'est vraiment. Euh... Un, un pilote qui va manquer à la F1, qui, voilà, qui fait partie de ses, ses personnages, et forcément, enfin, encore une fois, qui va manquer. Comme d'habitude, je rappelle, personne ne manque jamais à la F1, dès le premier Grand Prix de, de 2023, on n'a oublié que. mais voilà, c'était quand même quelqu'un qui apportait un petit stèle. Et puis le papa, quand même, moi je suis désolé, on n'en a pas ah, assez c'est alors... cette année qui s'est révélée. Oui. <rire> Norbert Vettel qui danse sur un camion plateau, euh, sur un tour de circuit, c'est quand même quelque chose. <rire> Là, on a. Fin... On nous a volé 10 ans de papa Vettel. Je suis outré. Je, je très... il, il avait l'air tout calme avant en fait, et puis finalement, non, ça a l'air d'être un... un bon non, mais trouvé, mais il a l'air vraiment cool. Ouais. Le, le, la combinaison dans ce stand, tout ça, enfin c'était vraiment, il y a plein de, de belles petites attentions. Euh... Il, il a l'air très bienveillant aussi en fait, un peu comme, comme le fiston. Oui. Incroyable. Y aurait-il un rapport entre le... la figure paternelle, <rire> l'éducation et comment ça réveille sur, <rire> sur l'enfant tu, quel... <rire> tu penses à quel pilote néerlandais en particulier <rire> <rire> C'est clair que pour la tournée de Verstappen, je pense que. Oh, allez, ok, ciao, merci. <rire> ça, va se... ça va se résumer <rire> à ça. Ouais, mais quand il... ah, mais est... Oh, mais comment ils vont faire Parce que là, ils ont fait, je trouve, on en a fait des caisses sur un mec qui est certes quadruple champion du monde, 53 victoires, c'est un palmarès. Mais qui est sympathique. Qui est sympathique, mais qui n'a plus vraiment gagné depuis 2019. Quand ouais, qui quand même était un peu sur le. Mais alors, quand ils vont. Imaginons Verstappen quitte la F1 en 2028 après son 6 ou 7e titre. Il va falloir, euh, falloir quand même faire l'artifice. Faire hein. Là... Bah, Il fera peut-être comme Rosberg il préviendra peut retraite au dernier moment. Ça oui, Z, ouais. Set, ouais. Non, les, les feux d'artifice ils sont enchaînés que j'aime quand Verstappen partira. Ouais. <rire> ouais. Ouais. On a déjà, on a déjà achetées, hein, tout acheté de toute façon. C'est que dit. Si Vettel avait, euh, avait pris sa retraite fin 2013 après son quatrième titre d'archidomination, je ne suis en effet pas sûr que tu auras ouais. eu, euh, tout ce qu a eu tout ce qu'il a eu chez Aston. C'est vraiment pas sûr. Je crois, je crois que c'est enfin. une ancienne gloire <rire> qui gagne plus et ça le rend plus sympathique aussi aux équipes. C'est aussi qu'il a beaucoup évolué dans ouais. sa personnalité. En plus. Il y a peut-être eu des ouais relations qui sont faites pendant ce Grand Prix puisqu'il y a beaucoup de pilotes qui ont dit que lors de ce dîner, notamment des pilotes, ils ont. Plus discuter avec des pilotes à quelqu'un, ils discutaient très rarement. Avoir effectivement peut-être pendant la part des pilotes ou au briefing, enfin aller sur des, des relations peut-être un peu plus euh, pas, dire, pas intimes mais moins personnelles. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'était un peu l'occasion d'échanger. En plus, les, les pilotes devaient se placer à table selon l'ordre d'arrivée. Donc en fait, il euh, n'y avait, avait pas le choix. On ne pouvait pas se décider où on, à côté de qui on se plaçait. C'était Voilà. c'est vraiment pour ça que Verstappen était à côté d'Ocon, ça va être pour ça du coup Hamilton ah ah il est qu ils qu ils sont sont arrivé il s'est placé à côté de Latifi, il a fait bonjour, vous êtes qui oui, <rire> qui est, qui est, <rire> est -ce que... vous, vous c'est -ce que les pilotes normalement. Je, je comprends pas ah c'est euh, euh, euh, vous c'est vous Frantz <mère> la Tiffy lui a ressenti une photo de son crash à Abu Dhabi 2021. Il a fait Ah! <grabil Getty> Tifi, ah non, mais non, non, <coughs> non moi je, je débute cette année. Je sais pas. Je n'ai pas, pas été en F1 l'an dernier. Tout ça, vraiment, ce qui t'est ce qui arrivé à Abu Dhabi, c'est vraiment dégueulasse. Ça, je ne l'aurais <cười> pas supporté. Il a rien de Vince. A... De Vries n'était pas là. Ah, oh, Ouais. Ça rappelle même sur Twitter, on, va, on voit Georges qui, qui a un calepin à côté de Lewis et, il dit, et Lewis dit, alors mon cher, est-ce que tu veux un autographe C'est moi, Georges. Très bien, Georges. Est-ce que tu veux un autographe <rire> Ah, Lewis Hamilton, ça, ça, va être beau. ça va être beau ce, ce week-end de départ de Lewis Hamilton quand il quittera la formule et qu'il me dira à la fin du week-end. C'est merveilleux, j'ai croisé tellement de gens que je ne connais pas, <rire> pas et qui m'ont tous dit à quel point j'étais formidable, vraiment. Je, je... Il y aura une photo des pilotes avec lui et des patrons et ce sera marqué, with the best fans. <rire> <rire> non, Attends, en fait, il est moi, il jouera au Kies. Après, ça, ça, en fait... <rire> Mais, Mais ce sera littéral. <rire> ouais, par contre, les pilotes ont dit qu'ils allaient sûrement refaire ça parce que, effectivement, bah, je pense que par des pilotes, ils parlent beaucoup de, de compétition et, euh, enfin, globalement, quand ils sont sur le circuit et là, qu'ils se sont vus ailleurs, ils ont vraiment apparemment déconnecté de la course et parlé d'autres choses. Il y a certains qui sont partis tôt mais euh, Ricardo a dit qu'ils ont fini, euh, pour les plus tardifs, à 8h30 du matin donc euh, je pense que ça a été, euh, mmh. ça a été une belle soirée ouais. voilà Surtout si c'est Hamilton qui régale à chaque fois, ils vont tous s'inviter. <rire> Peut-être qu'il ira après. Il y a fois, il ira par pas, pas mais mais Moi, j'ai une question, c'est que c est, c est, ces pilotes, ils n'ont pas mangé du coup dans leur équipe, donc ça fait quand même des budgets euh, économisés <rire> sur la nourriture. Bon, et c'est pas 160 000 euros, c'était une fausse facture hein, qui, qui traînait sur le net. Hein, pour, pour ceux dans le chat qui pourraient croire que c'était effectivement ah, la vraie facture. Ça. Oui, parce que moi, j'avais une vraie question. Qui sont les quatre à avoir pris des Virgin Mojito <rire> ah, Des pilotes donner... sérieux qui voulaient être en forme euh, au Libre 1 je suis sûr Salonzo, ce fighter, ce compétiteur, il est parti se coucher à 20h30. La FIA a réintroduit les tests anti-alcool. Je ne sais pas si l'enfant d'Abu Dhabi a mais ça va être réintroduit ça. Oui, parce que quand on a 20 grands prix au Moyen-Orient, c'est sûr que... On a peut-être été trop une fan zone au Qatar, il servait un peu de Budweiser, peut-être. Quelque part. Là, il y a un truc à faire pour la F1, d'accord, ils ont une icon pour l'instant. Ils ont des palettes entières de Budweiser, Spock qui ne pas grand-chose, donc on en profiter. Estrella Galicia. 0,0. Mais oui. La fameuse. Euh, Qu'est-ce qu il y a pas eu d'engueulade en 2015 entre Rosberg et Hamilton sur qui devait régler la facture oui. au resto En même temps, y a-t-il eu un domaine sur lequel il n'y a pas eu d'engueulade On donc... rappelle <rire> que le passage d'une casquette a été... L'autre, il lui donne une casquette qui se la prend en pleine gueule derrière, donc <rire> c'est quand même... Euh c'est sûr qu'en 2015 un Rosberg il devait devoir 5 millions à Milton 35 au bout d'un moment on règle pour Rapa il s'envoie quelqu'un qui nous a dit oui ça fait deux frères. ta vol il arrive le lundi matin il s'étrangle je vais avoir du mal à la passer celle-là quand même le resto sur budget cap c'est bon ils peuvent. pas de soucis Oui, c'est vrai c'est marrant Rosberg pour sa fin de carrière il n'est pas devenu plus sympathique en même temps, euh, il gagne le titre, on jours après. il, il... Allez oui, Il n'aurait pas pu venir parce qu'il faut un pass vaccinal pour le rester. Vous de imaginez, la note de frais, elle rentre dans le budget cap. Alors, la note de frais se partage entre les 10 équipes au progrès de chaque... ce que chaque pilote a à manger et bu. Donc, donc, ils vont interroger chacun pour s'enlever euh... et bu. Il il et voir le saucisse gate euh... Le <rire> sausage gate <rire> à ah, bout d'habit, ce serait fort <rire> c'est vrai en fait moi je me rends compte d'un truc l'entrecoach la... je... Charles voilà parce que je me rends compte d'un truc terrible c'est que sur la facture moi j'ai regardé hein, la partie alcool je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé c'était <rire> oui, oui. juste l'apéro ça Mais ils n'étaient pas chez Salt Bay ou je ne sais pas enfin c'était pas avaient... je crois que ça, ça nourrit si tu vas en Irlande tu peux te nourrir uniquement de pain de Guinness tout à fait Ouais, mm. oh, c'est du mal, c'est et puis Verstappen, quand il devra payer sa note dans 2-3 deux, trois, deux, trois ans, il la tout le monde à faire ses courses chez Jumbo. Puis... Euh... <rire> et... C'est vrai que tu peux toujours remarquer qu'il qu y a une passe parce que quand tu fais ton billet <rire> chez Flunch, là tout de suite, ouais. tu remarques que vraiment tu te fous de la gueule du monde. <rire> en plus, si tu mens sur ta date d'anniversaire par le gâteau, en plus, c'est vrai, absolument. absolument... <rire> oh là, là on est sur le a... vécu, ça. Façon, On court, vécu, ça. Chambre, non, euh... non, à un moment donné, il y des gens tu, tu en personne, une personne intègre, juste et, et en <rire> bon, Il y a le directeur commerçant de Flunch qui nous écoute et qui, <rire> qui s'étrangle. <rire> le directeur Marguerite dit Mais est il s'est vraiment foutu de nous là <rire> ça coûte, On la Demande à faire sponsoriser par Flunch. Voilà. Les bifis, ils veulent pas alors. Ouais, bah, oui, non, mais ça va falloir qu'on trouve hein, quand même. Je suis désolé. Il euh... trouve pourquoi ils veulent pas, surtout. Mais oui, je comprends pas. Il faut embaucher il faut non, non, mais ça, les agronomes, c'est Megzane. Ça va être notre, non, notre défi de l'interview. Comment on en revient toujours à la bouffe quand même dans cette émission Il faut que 2023 vous le. Ça se fera un beau sous-titre sur YouTube, ça, pour Bardi. Il va nous dise quelque chose là. On bouffe. 2023, il faut vous démerder. Mais moi, je veux un sponsor pour Grand Prix un sponsor pour Racing Café. Voilà la foutre. Chez Nespresso, chez Lavazza, chez Bifi, chez qui vous voulez, mais moi je veux... Bah chez Peugeot. Chez Peugeot. C'est ah oui, pas des pinces, bon... c'est Peugeot. Ah oui, mais c'est compliqué, attends, Peugeot va <rire> pas sponsorisé une émission, on ne fait que parler d'autres <rire> marques. <rire> <C 'est vrai. rire> non, pour le raffin café, vous parlez un peu d'endurance de temps en temps. Enfin, enfin, vous, vous après, euh, à, à, après, Alpine a, a, a bien payé pour former la piastrerie pour qu'elle aille chez McLaren. C'est vrai. C est, c est, c est, c est... Ce serait, ah, payé. Ce on serait tenter de se faire sponsoriser par Alpine, effectivement. Ou par oui. qui, moi ah, Attends, Camion de Briefing vous dit du blague à part. Attendez, oh, attention. Première fois dans cette émission qu'on vous dit blague à part, donc attendez, nous allons euh, endosser notre <rire> en casquette sérieuse quelques instants. Ce qu'expliquait Capito, c'est que si une équipe se faisait des restos à l'extérieur mmh. du paddock, cela ne rentre pas dans le budget cap, contrairement mmh. au cas où il mange dans l'hospitalité et ça compte dedans. Ah ouais. Exactement. Mais si ça vrai. va changer l'an ouais. prochain, pardon. Mmh. Ah c'est vrai que c'est oui ça, ça te fait... ça limite plus ouais, c'est plus rentable d'aller euh, taper un resto tous les soirs c'est ça c'est pour ça, ça qu'ils qu n'invitent plus fait... personne dans les motorhomes bah oui. oui parce que c'est une perte c'est une perte complète là effectivement, euh... effectivement Les fois qui disent la mort les taxes la bouffe et les talents dans Grand Prix ça est si évitable <rire> Hey, euh, 22h32 on va réussir à finir l'émission à 23h quand même je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça, va... ça devient le Racing Café ouais, il, ces, reste... Ces il reste que des équipes euh, qui n'ont pas fait grand chose donc. oui parce que bon AlphaTauri voilà euh, bravo right. <rire> voilà, <rire> voilà. <rire> next <rire> voilà, au oh, Gasly 14 e ils n'ont pas vraiment été existants voilà, AlphaTauri on... c'est le pire, euh, pire classement de l'équipe au championnat depuis la saison 2018 avec euh, Gasly Hartley qui était déjà pas, pas terrible C'est vrai que le truc bah, marquant, c'est pas... que Pierre Gasly a bloqué Perez <rire> pendant sa remontée oui. de fin de Grand Prix, mais sinon, voilà, il n'y a pas... C'est un cadeau d'adieu. Il est temps que ça se termine pour Gasly, il est temps que ça se termine, ouais. parce qu'effectivement, il est ah, sorti ouais. en Q1, euh, tandis que Souda, lui, fait une très bonne euh, qualif, et il fait d'ailleurs une très bonne course. Donc voilà, ouf, heureusement que ça termine. Il quitte au bon moment, c'est-à-dire, au euh, voilà, moment où Souda commençait à prendre le dessus sur lui, alors peut-être qu'il est totalement démotivé. Euh, et la q c'est de monter dans la voiture bleue, Donc, euh, oui, Gasly, ce n'était pas terrible. C'est dommage euh, qu'il n'ait pas eu euh, ces deux points de pénalité au moins Interlagos pour pouvoir respirer euh, l'an prochain. <coughs> euh, voilà, donc, euh, un peu inquiétant cette course de Gasly, mais pas très grave finalement, tellement c'était la déprime en cette fin d'année. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes la vrai. saison, le, le global de la saison, quand même, il n'est pas, il est pas euh, surclassé par-dessus loin de là. Je pense qu'il a quand même gardé le, il a gardé le contrôle, mais tu sens que Et, saison ouais. prochaine, dans la même équipe... Avec les mêmes soucis, le vêt... même manque de perf et Tsuda qui commence vraiment à avoir les dents qui arrivent au parquet, je pense qu'il aurait vraiment eu du mal. Donc là, avoir cette opportunité ah, alpine à ce moment-là. Tsunoda très... le bat neuf fois en qualif quand même. Ouais. De toute façon, c'était ce qu'on disait en début de saison c'est que Gassier arrivait à un moment charnière où finalement, lui, était un peu dans, son, dans sa marge de progression maximale chez Alphatori. Là, avec un jeune équipier qui, lui, par contre, était en pleine progression, deuxième saison, tout ça et euh, qui au final n'avait que la possibilité de faire mieux, et en fait on savait très bien que l'écart allait se réduire entre les deux, c'est normal et euh, pour Gasly c'était l'assurance la, la, la, que sa cote chute et justement c'est là où c'est bien qu'il ait pu partir chez Alpine parce qu'il euh, va pouvoir prendre un, un départ plus frais et finalement s'éviter euh, le, le risque d'une saison 2023 qui aurait pu être celle où il se fait battre par Tsunoda parce que oui. des motivations parce que, euh, je ne dis pas, pas qu'il se sera battre par Ocon parce que ce sera tout, tout nouveau contexte mais Dans le même contexte de frustration qui a été le sien depuis euh, le printemps jusqu'au moment de sa signature chez Alpine et dans le contexte ensuite où il en avait plus rien à foutre à partir du moment où il a eu son contrat chez Alpine, c'est vrai que euh, c'est une saison qui finalement a permis à Tsunoda de, de se mettre en avant et euh, qui aurait été celle de fait beaucoup plus dangereuse l'an prochain pour Gasly s'il n'avait pas pu changer d'équipe. Ah bah, Gasly s'y repartait euh, un an chez Alphatoury avec l'état d'esprit qu'elle s'y a en ce moment enfin en fait son transfert il ne pouvait pas mieux arriver parce que je, je pense qu'on peut dire que c'était sa plus mauvaise saison en Formule 1 hein, Gasly en fait il n'a pas été très performant cette année euh, et en tout cas film. il n'a vraiment pas répété ce qu'on avait vu en 2020-2021 est-ce que c'est aussi vraiment l'Alphatoury qui était, qui était vraiment mauvaise En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas dominé Tsunoda de la même façon moi, moi je vous trouve un poil gentil avec Tsunoda quand même, il a fait des bons grands prix mais enfin c'est quand même tellement brouillon, quoi, euh, mmh. moi, moi, moi, c'est déjà mon pronostic, c'est que Nick Debris va, va l'éclater en 2023, c'est mon, c'est mon pronostic. C'est-à-dire que je, <rire> non mais, je ne vois pas de Tsunoda vraiment progresser. <rire> Ouais, c'est mais... qu'il va finir par terre et en mort C'est ah, ça. c'est à suis au sens propre. <rire> si, si, si je me trompe, je l'aurais mérité. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas Tsunoda en, en leader d'équipe. Je n'ai pas ah, l'impression que ce soit ouais, un mélote qui a une énorme leur technique. Non, tout ça. Et, euh, et, do et donc, si, si Gasly avait été battu par Tsunoda l'année prochaine, euh, enfin, pour moi, c'était presque une fin de carrière, pour le coup. Parce que je, je l'aime beaucoup Tsunoda, mais euh, avec la Tifi qui est partie, attention, hein, euh, parce que il n'y aura pas beaucoup de mauvais pilotes l'année prochaine sur la grille et je, et je le dis sérieusement, attention à lui de ne pas se faire euh, remarquer comme l'un des pires parce qu'on euh... ouais, a eu mazepin on a eu Latifi euh, voilà, attention que de ne pas se disputer le titre de plus mauvais pilote du plateau et je le dis sans méchanceté c'est juste qu'au bout d'un moment ça pourrait devenir un fait mmh. c'est pour ça qu'avoir Richardo tu... et Fatori ce ne serait pas idiot non plus mmh. je pense que Richardo avait ouais. eu plus d'opportunités d'avoir un baquet chez, peut-être pas chez Red Bull parce que même, si, même si Perez ça peut être entendu mais peut-être chez Fatori ouais. Mercedes, en tout cas, c'était pas possible puisque Hamilton et Russell sont là pour, euh, pour encore au moins, au moins 3 ans ensemble, quoi. Au moins deux, au moins deux, on oui, va vrai. dire. Si Hamilton en gîte pour 2 ans, ça, ça nous dit qu'il voulait un montage de France, France Post en mode chérie, j'ai rétrécité les gosses avec deux bris et De Vries ah, et oui, être le, le duo le plus mais petit de, de l'histoire. C'est ceux qui sont pas les, les plus grands pilotes de l'histoire, là, c'est sûr que là, c'est factuel. En, en termes, termes de conception de bagnole, c'est top pour, je veux dire, là, là, un bah, un bah, ils sont. Mais Paul, tu dis tu dis que tu ne vois pas Tsunoda en leader, et le plus ironique, c'est que Marco et Toast non plus, parce qu'ils ont officiellement dit que pour eux, le leader, ce serait De Vries, parce que c'est lui qui aurait la plus grosse expertise. Ouais. Technique. Donc ça montre que Tsunoda n'a pas, pas la confiance de ses patrons dans ce, sur ce domaine-là, Et là où Tsunoda n'est pas non plus, parce que je parlais du risque pour Gassi, mais évidemment Tsunoda est loin d'être un, un modèle de perfection. Et il ne faut pas oublier que derrière, s'ils si veulent garder les bons, les bons rapports avec Honda, ils ont Ayumu Iwasa qui est en, en F2 et qui a fait une très belle progression cette année, qui pourra aussi le remplacer. Et effectivement, s'ils ont Ricardo en troisième pilote, euh, ce n'est pas exclu qu'ils puissent justement faire ce levier-là aussi du côté de Tsunoda. C'est euh, ce que j'ai je dire quand même quand euh, Tsuda a été prolongé, c'était merci Honda. Quoi. En clair, c'est Honda qui ouais, soutient derrière et qui finance. C'est que s'il n'y avait plus Honda pour un soutien technique derrière, euh, ça faisait peut déjà peut-être un petit bout de temps que Tsuda aurait été voir la porte ailleurs. C'est ça. Il y a un bon japonais soutenu par Red Bull, il y en a un deuxième. Avec euh... dans le chat, ils vont pouvoir les mettre en classico, c'est bon pour le budget de cap. Mmh. Non, non, ils peuvent le mettre <rire> de, dans les trucs au-dessus <rire> des au-dessus sites. C'est vraiment les... pratique, tu ils peux sont... les rentrer. <rire> Il est bagage cabine de France. D'un autre <rire> <rire> bagage cabine France. Et, et France se dira :« si ce n'est, il n'a qu'à changer de sport. Euh. » <rire> En football, il ne sera pas bagage cabine, d'accord. Enfin bon, est-ce qu'il sera si bon que ça Je ne sais pas. Euh, je je m'excuse parce que vous m'avez peut-être vu faire une tête incroyable pendant qu'on discutait d'Alfatori, mais parce que je ne sais pas pourquoi je suis retombé sur l'après-match à la télévision belge. Et alors là, si vous trouvez. Quelle personne était sur mon écran pour débriefer du match entre les États-Unis les... et le Pays de Galles Là, je vous dis chapeau. C'est pas question Vignon, C'est pas ce que je m'endors. Mais... <rire> Patrick Bruel, bordel de merde. C'est pour ça. Vous <rire> comprenez que j'ai vu Patrick Bruel sur mon écran, j'ai eu un mouvement. Normal. Il <rire> n'était et, et, et, et, et pas en train de parler de poker non plus. Je ne sais pas ce qu'il parlait. Du coup, j'avais pas le son. Mais... Euh, il ne les écoute pas. Non, non, en, tu, en fait, ça. tu regardes le foot, toi, pendant qu'on discute de ça. Mais non, mais j'ai juste, juste voulu voir le résultat. Et oui, oui, j'ai oui. vu Patrick Goël. Donc finalement, je suis perdu mais oui, sur je... tous, les, tous les tableaux, franchement. <rire> si t'as pas le son, peut-être qu'il parlait de poker quand même. Hein, <rire> Alors, sinon, Patrick, votre avis, on devrait inviter sur une émission de Grand Prix. Ah, Patrick, franchement, votre avis sur ce Grand Prix, à mon avis Je trouve que uh, Gasly c'est comme si il y avait une petite poche. Mais... Ah oui. il va te sortir que ça. des analogies par, sur le poker <rire> non, le prochain je pense qu'Alpine ils ont une paire d'un c'est pas une raison de nous faire une poker face oh, oh, oh, <rire> oh, oh, oh, oh. est-ce que cela veut dire veut-il dire qu'on aura Lady Gaga en chroniqueuse l'an prochain non. <rire> non non c'est dans non, aucun non. sens non, on n'a pas, <rire> ah, pas le budget on a, on a rien on n'a qui... euh, pas son 06 non plus Pas pour toi, Alex. Comme, euh... Pas pour toi. <rire> <rire> Tous les gens, j'ai dit au téléphone. On va, on va, on va faire comme Douane avec Rossi. On va lui envoyer un message sur Instagram. Apparemment, c'est comme <rire> ça. Milan nous dit, ça vaut pas Danny Brillant. Sachez qu'évidemment, si ça avait été Danny Brillant, j'aurais mis un terme à l'émission. Je serais parti en courant, écouter <rire> ouais, pour Brilliant, aller l'écouter. C'est <rire> la moindre des choses quand même. Il ne faut pas déconner. Euh, si on parlait d'Alfa Romeo, ben, bravo. Alors on peut en parler, c'est Stéphane. Il n'y a pas de soucis. Bon, r ah. euh, voilà, c'est encore un... So 4 points dans la deuxième moitié de saison, 4 points depuis l'Autriche, et bon pourtant problème. sixième. Non. Mais... Possiblement... Vas-y, vas-y. Non, non vas-y. Non, je disais, possiblement, le choix peut, peut se révéler payant, puisque en fait, c'est une question de développement essentiellement avec une seule évolution euh, en une demi-saison sur une voiture qui était très bien née, donc ça veut dire que le... Le, le projet 2023 est sûrement sur les rails depuis un bon moment et qui sera une évolution d'une du, du, bonne base donc euh, pour moi c'est une bonne, une bonne chose Oui, c'est pas passé loin ouais. de la correction non plus parce que si Bottas n'avait pas fait la quatrième place à Imola qui euh, vêtait ah, mm. qu la 1 pas... fois ouais, la stratégie foirée c'était dégringolé à la 7 place quoi. Mais pas oublier ouais. que c'était une équipe qui n'était pas au plafond budgétaire et qui en était assez loin de la alors que Aston Martin l'était et que l'an prochain ils y seront donc euh, pour moi c'est C'est une bonne chose et c'est une bonne saison, et surtout, c'est le meilleur classement de Sober depuis 2012. Donc, euh, c'est quand même une sacrée perf de la part de, de l'équipe. Sixième, c'est le ils ont. Depuis 2012. Pour le coup, il y a une grande harmonie dans l'équipe, en plus. Donc, c'est vrai que ça, ça va vraiment dans le bon sens à Alfa Romeo. Euh, Bottas en leader, Zou en, en élève parfait. Je crois que, je crois que les, les rôles sont bien désignés en plus chez, chez Alfa Romeo. Je crois que ça, mm -hmm. ouais, ça va. Ça va dans la bon fait, depuis, euh, depuis, depuis quelques courses, l'élève tend à inquiéter le maître, hein, même encore ce week-end en ouais. Calif. Bottas n'a pas pu chauffer ses pneus, mais bon. Euh, J'ai ah, du, si euh... ouais, du mal à savoir si c'est ouais, si Joe qui a progressé ou si c'est Bottas qui a été quand même assez moyen sur certains grands prix, il faut, faut bien le dire. Ouais. Il se rachète à un jeu, peu au Mexique ouais. en fin de saison. Là. Mais il y a eu pas mal de courses où Bottas était quand même assez, assez méconnaissable, notamment ça. en qualif, C'était quand même un, un monstre de qualification à l'époque Mercedes et là il a enchaîné les éliminations Q1 alors aussi parce que la voiture était moins bonne mais quand même c'était euh, pas le grand Bottas euh, à, à l'exception des quelques dernières courses là c'était pas du grand, grand Bottas et Joe fait quand même une très belle course par rapport à Bottas, il s'est bien battu mm -hmm. euh, effectivement le bilan comptable, on pourrait dire voilà, 6 versus 49, ben voilà, éclaté par terre jaune. en fait c'est plus complexe et puis évidemment Joe c'était sa saison de rookie après on n'est pas en train, en tout cas moi je pense pas je suis pas en train de dire que Joe ça a le potentiel d'un top pilote, pour moi c'est plus un pilote bon de, de milieu de gris mais Voilà. De façon, moi, il a pas bien, hein, franchement on s'attendait pas forcément enfin voilà moi je oui, oui. oui ça s'explique Joe apprenait pendant que l'Alpha était la plus performante par rapport à ses rivales donc c'est là que Bottas a capitalisé et Joe était pas encore en train d'apprendre donc quand Joe est arrivé au niveau de Bottas effectivement mm -hmm. l'Alpha avait déjà reculé dans le, dans le peloton aussi en plus des problèmes de fiabilité euh il y à Ferrari et... mais ouais, du genre, même coup Joe a un peu la pression pour l'an prochain parce que c'est la deuxième saison on va donc euh, voilà il n'aura plus cette euh, immunité du, du rookie alors félicitations parce qu'il termine meilleur rookie de l'année <rire> cool. mais rookie méritant très méritant ouais. Ouais, là, ouais, bon. il n'a vraiment pas fait une mauvaise saison euh, donc je euh, n'avais pas prévu donc j'ai mangé mon chapeau et je... Je le salue, parce que, franchement, il a, <rire> il a fait du bien meilleur boulot que ce à quoi je m'attendais. Euh, chez Williams, bah voilà, c'est un peu, un peu comme, comme, comme d'habitude, avec un album qui se qualifie 19, mais qui fait 13 en course. Encore une fois, il fait des, des super courses, à Bonne, hein, comme cette Une saison. belle course, Albon, ouais. Et puis la fin, pour Nicolas Statifi. -y, pour pour, pour Albon, il y a... Non, pour Albon, c'est juste qu'ils ont fait une mauvaise qualif et ils étaient super déçus le samedi parce que justement, les essais laissaient penser qu'ils allaient faire une bien meilleure performance. Et en fait, a priori, euh, la qualif était l'exception le, le, du week-end, était l'anomalie parce que c'était bien le niveau en cours, c'était bien le niveau de la Williams. Donc là aussi, de nouveau, chez Williams, c'est pareil, on a quand même vu des progrès cette année, notamment avec la, la version B de la voiture. Et, euh, et tout ça tend à nous... à, nous, à montrer que l'an prochain, on aura sûrement des écarts encore plus serrés dans le peloton, puisque... Les équipes qui étaient un peu euh, à la rue en début de saison ont corrigé le tir assez facilement, entre guillemets, avec une grosse évo. Et c'est vrai qu'Albon a été toujours au niveau euh, du côté de Williams. Mais, mais ce qui est, est quand est, est même assez, euh, assez marquant, Latifi se qualifie à une seconde 3 de Verstappen en Q1. Il oui. ouais. y a une seconde 3 entre le peloton entier. Bien que, bien. Est, ce, ce qui prouve bien que Verstappen, c'est quand même pas terrible. <rire> Je me me pas capable de deux secondes. <rire> <à> <rire> Allez, vas-y, rajoutons un petit peu une couche. Après, on est plus à ça après. Surtout <rire> en Q1, en, en en il y a deux dixièmes, deux dixièmes entre la 11e place et la 18e place. donc euh, serré. Ouais, montre avec les ouais. points. Tout se joue. Ouais. Et tout le monde dans la même seconde en, en Q2 aussi. Jusqu'à être ouais. 15e, tout le monde dans la seconde. Ouais. C'est bien, bien pour le côté compétitif et concurrentiel de la F1. bon Nicolas Statifi, voilà. Je pense que le garçon, trois saisons, il a, il a tiré vraiment le maximum de ce qu'il pouvait tirer au niveau de la, de la formule. 1. Oui. On lui souhaite évidemment. Il a totalement là. accepté, je veux dire, il a dit, bon, voilà. Voilà, je ne suis pas au ouais. niveau, j'accepte. On, on lui souhaite le dire, meilleur dire, euh, oui. quand il gagnera les, les 500 bases d'Indiapolis, bien sûr. Euh, de façon, <rire> PC, il, est, il, est, il a reconnu récemment, on disait, voilà, c'est vrai que la, la, la saison dernière, il y avait des progrès de la part de, de la Tifi, tandis que cette année, il a reconnu lui-même, c'était sa pire année en F1, l'année de la régression, où il s'est fait dominer totalement par Albon. Euh, Même niveau, voire plus qu'avec Russell Donc, c'est surtout, faut pas se souvenir que l'an dernier, quand même, on disait ici qu'il y avait des progrès de la part de, de Latifi. Voilà, là, c'était la, la catastrophe. La nouvelle génération, oui. il y a autant de connu qu'à Ricardo. Et euh, bon, ça, je, qui, oh, je, je dirais que ça brise une dynamique, c'est peut-être un peu trop dire sur Latifi, mais en tout cas, c'était clairement un pas en arrière. Euh, Sur une carrière en F1 fait, qui se termine alors qu'on n'a pas l'impression qu'elle commence. Franchement, on l'avait dit en dernier, enfin, je, je rappelle, on l'a dit en cette émission et je, je, je, je maintiens ces propos qui avaient quand même un certain sens à cette époque-là. On s'était dit, écoute, euh, il, a quasi, enfin, il est quasiment au niveau de Russell à certains moments, il, il gère la barque. Après, oui, on oui. s'était dit, pour gérer l'équipe, autant qu'Albon se rebette dans le. Train, c'était pas non mmh. plus déconnant. Bon, finalement, euh, ça a été. Eh en fait, si, <rire> c'était déconnant. C'était déconnant. <rire> <'était> déconnant hein, <rire> je veux dire, avant des, des fronts d'absolu. Mais euh, ça. ça mais il, une... a pas, il a pas, du tout aimé. il a pas du tout aimé. les voitures 2022. Il a été très ah. mal à l'aise dès le début de saison. Là où il avait une certaine aisance fin fin 2021 avec une voiture qu'il connaissait bien. Et c'est vrai que bah, sa saison 2022 a été catastrophique. Mais bon, ça reste un pilote quand même qui aura lui euh, toujours été euh, toujours été très euh, sympathique, très euh, très disponible pour tout le monde et qui aura voilà, toujours eu un, un bon esprit malgré des moments qu'il a quand même traversé qui étaient vraiment pas faciles, euh, notamment à la fin du du championnat l'an dernier. Donc, euh, ouais. On essaiera de revenir un petit peu pendant l'hiver sur sa carrière. Enfin, on fera un paragraphe quoi. Ouais. Euh... <rire> <rire> non, non, non <rire> on n'aime pas. Rude. Je... Tu partais pour dire un truc gentil en plus, et là d'un coup, oui. <rire> ah Paul, c'est toi qui vas t'y coller. Tiens, hop, yes, un part Par la mais euh... Paul va être là. Mais, genre, euh, non, à non. partir de combien de lignes on considère que c'est un paragraphe Parce que <rire> je suis obligé vraiment d'être gentil ouais. ou pas Un peu bah, déjà, il va avoir le bilan de sa saison à faire. Et après, ouais, ouais. quand même, un petit retour. De toute façon, ouais, Paul, tu commences par Nicolas Latifi, un pilote canadien qui a fait ses débuts en Formule 1 2020 et qui a connu trois saisons à oh, oui, oui, oui. Automobile chez Williams. Il a déjà une minute et demie au moins, voire deux. Donc, tu vois, tu, ouais, tu, tu fais la moitié avec, là. Tu Et dont le père est pété de thunes et possède la moitié de McLaren, ou quelque ouais. chose comme ça. Et il a même pas réussi à avoir un baquet chez eux. Ah bah putain. Chez McLaren, on ne sait même plus qui possède quoi là-bas, ça n'arrête pas. Je te rachète si, je te rachète ça. J'ai des, j'ai des, j'ai même plus qui possède quoi chez McLaren. J'ai des pulls chez McLaren, moi je crois. J'ai j'ai Moi j'ai un pull déjà. Il va arriver, Alex il va arriver au, MTC la semaine prochaine. et Monsieur vous ne pouvez pas rentrer. J'ai un pull. Oh! Bonjour, <rire> bonjour. Camille Delouette, j'ai vérifié la grand <rit> bon bordel! C'est pas possible! Et puis, euh, la dernière équipe de de ce qui dit le seul qui a départ chez McLaren, c'est Ricardo. Oh! <rire> oh, oh, oh. C'est terrible, c'est terrible. Et puis, du coup, on termine avec, euh, avec As. Voilà, c'était en. Bon, euh, vivement quand même. il fallait qu'elle se termine cette saison pour eux parce que, vraiment, en termes de performance, ils étaient plus. Plus Rami Schumacher, moi je suis désolé, mais. Oh le. Ah oui Oh, oh là, là là là là là le mec il se fait bâcher parce qu'il fait des donuts, il enfin, n'y a, a plus rien qui va. Quoi. Hulk Hulk il... le mec dédouane le ah, un peu quand même en disant que Latifi il a aussi une trajectoire un peu bizarroïde quand même, qu à revenir comme ça. Ah. Donc euh, bon. Ouais. Voilà. C'est oui, en enfin, contact, contact, voilà, mais. Mais le côté fin de course, il veut faire des donuts histoire de dire allez, au revoir tout le monde, parce que bon, c'est pas quand je reviens. <rire> et il se fait, non, non, stop, hein. stop les donuts, c'est bon. Hein. Ça, ça, ça coûte cher les moteurs et les il boîtes. <rire> C'était juste après une, une discussion avec son ingénieur ou ça où euh, en gros, son ingénieur lui a dit, euh, bon, on est content avec ça, on espère pouvoir courir contre toi euh, l'avenir et tout, et te revoir. Et euh, après, c'est euh, Komatsu, je crois, qui est intervenu pour lui dire, tu fais pas de donuts. Peux... Et du coup, euh, Schumacher a répondu, je, je t'aime aussi. C'est une très bonne ambiance à la fin de saison. Non, mais, mais le, je, je... Après, les, les, les donuts, ça reste dans la budget cantine, donc budget plafonné. Donc si on fait des donuts. <rire> non, mais, euh, je, moi, je, je pense est. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre, entre Steiner et, et Schumacher, quand même. Je, mais il, a ses, il, a et, il a ses raisons. Voilà, rassurez-vous, Rap <rire> to Survive va nous, euh, va nous faire quelque ouais, chose. Mais je ne sais pas si vous aviez vu le, le discours de Gunther Steiner. <rire> Qui disait donc euh, voilà, au revoir à Michouma et tout, mais il est incroyable parce que ça va dire Tu as été euh, une pièce dans ce <rire> qui est <je> passé <pense>, vraiment. Il <rire> <qui> essaie, <de, rire> <rire> essaie de dire des choses positives, mais c'est compliqué quoi. Tu as occupé un volant, bravo! bravo, bravo que... Un formidable talent de présence. Si vous deviez parier sur un retour aujourd'hui, celui de Richard ou celui de Schumacher? Akilen, <rire> ouais. ouais bah. Ah, c'est euh... ah, une bonne question. Euh... Ah. Aucun des deux okay. ouais, okay. ouais, Je ne vois pas quand même. Ouais, ouais, dirais... ouais, si ouais. je devais en choisir, je dirais Schumacher aussi, mais c'est vrai que les deux me paraissent improbables à l'heure actuelle. En tout cas. Si. Bon, moi, je, je suis, suis persuadé que Schumacher va faire un retour dans une équipe de milieu de peloton dans deux ans, après avoir fait une ou deux saisons chez Mercedes en troisième pilote, parce qu'en en fait, il va montrer que c'est un gros bosseur il va, il va gagner en, en technique et tout ça. et... Euh... Et au bout d'un moment, son profil, plus son nom, plus le marketing qui va avec et tout, intéressera forcément quelqu'un. Et, euh, et même Wolf, il a l'air d'être très euh, élogieux, il a dit, parce que je vois qu'on parle de l'interview de Wolf à, à propos de Steiner. Ah, oui. donc, <rire> il a dit que en gros, pour, euh, le, le comportement de Steiner euh, euh, face à Schumacher venait sûrement du fait que Steiner habite dans la montagne, que l'air est plus euh, elle manque un peu là-haut et que du coup, il a eu du mal à réfléchir. Donc, euh, c'est euh, une petite pique envers Steiner et je pense que Schumacher a quand même une cote qui ne... Il sort grandit de tout ça parce qu'il a fait le boulot jusqu'au bout. Il a battu Magnussen quand il a pu. Il ne fait, fait pas une mauvaise, saison, une mauvaise fin de saison. Euh, L'histoire des crashs et tout ça est largement exagérée. Et je pense que le peloton, enfin le paddock du moins, euh, oui, sait aussi faire la part des choses. Sur le fait que finalement, Schumacher n'a pas eu tant d'accidents que ça. Euh, non, il a eu un accrochage et trois accidents sur l'ensemble de la saison. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Alors certes, il, casse une il coupe une voiture en deux à Jeddah il en coupe une en deux à Monaco, mais je suis désolé, le choc à Monaco, il est ridicule. C'est oui. la voiture qui ne tient pas. Donc pour moi, les gens du paddock sauront sa valeur. Et c'est plutôt Steiner qui en ressort petit que Schumacher. Donc, Je vois bien revenir dans deux ans. La cote de Steiner qui arrive à baisser chaque année dans le paddock, franchement, il n'était déjà pas à très haut niveau. C'est vrai que là, elle se coupe facilement deux gros gens aussi en Bahreïn. trois à en deux. C'est ridicule. C'est ridicule aussi. Non, mais par exemple, encore une fois, il y, y a plein de pilotes qui ont eu plus d'accidents que, euh, que Schumacher, et je pense notamment à Carlos Sainz, et euh, que personne ne met euh, ne jette au bûcher comme, comme, Sainz, comme Schumacher l'est par, par As. Euh, je veux bien croire que le budget manque un peu chez As, mais au bout d'un moment, euh, s'il y avait que ces histoires d'accidents et tout ça, il enfin, ce n'était pas une raison suffisante. Et, euh, Steiner dit oui, Mick n'a pas apporté les performances nécessaires à l'équipe, il n'a rien apporté en gros en termes de résultats, mais. Au moment où Schumacher a progressé, l'équipe était nulle part. Donc au bout d'un moment, il faut aussi que Steiner assume que ça va être son équipe à mm -hmm. fin de saison de merde et qu'en fin de saison, ils sont quand même dernière force du plateau puisqu'ils terminent à Abu Dhabi tous les deux sur des stratégies différentes derrière Albon. Donc dans tous les cas, la voiture était probablement la pire du plateau en fin de saison. Zohans nous a dit euh, sober, euh, sober Audi. D'accord, mais enfin, soyons francs. Et dans 4 ans, hein, Audi quand oui. même. Moi, je suis désolé. Faut en 4 pas... ans, faut ils ont occupé, largement hein. le temps de trouver un autre Allemand ou de, de, de partir sur une autre. Euh... <rire> Frenzen. Oui <rire> <rire> Il vient quoi d'ailleurs Un retour Il a un gosse, Frenzel ou, ou, Oui quoi, euh, mais, vrai, je Oui, vois, vois. Il fait de la ah, course. T'as raison, c'est loin, Michael, mais il n'y a, a pas de relève allemand dans ce moment, c'est un peu le problème. Ils non, c'est sûr, mais la... tu vois, est-ce que dans 4 ans, ils auront ah. toujours vraiment envie de, de, voilà, de, de, de faire ça Après, ça reste aussi, n'oublions pas, hein, Audi, tout ça, d'accord, ils ont annoncé leur arrivée, mais c'est bon pendant 4 ans, euh, ça, ils ne sont pas à l'abri de surprendre un dieselgate ou une connerie. C'est enfin, n'est pas non plus euh, sur les certain enfin, est... Voilà, c'est des choses... Euh... La différence, c'est que la F1 est rentable aujourd'hui, donc euh, ils pourront quand même venir. Mais euh, Pour moi, en fait, Schumacher aura plusieurs pistes parce qu'il y a forcément un moment où une équipe comme euh, AlphaTauri, c'est pareil, c'est pas exclu qu'ils n'aient pas besoin d'un pilote un peu marketing. Euh, sober, malgré tout, parce que Bottas est en contrat pendant 2 ans, mais derrière, ils auront besoin de quelqu'un Avec Joe aussi reste, sinon ça fait potentiellement deux places. Euh, donc voilà, il y a quand même des pistes qui peuvent s'ouvrir. Et puis euh, après, c'est pareil, William c'est pas exclu que Sargent fasse l'affaire, euh, etc. Donc euh, y a, y a, y a, pour moi, il y a plusieurs choses qui peuvent se présenter. C'est sûr qu'évidemment, il ne va pas atterrir chez Ferrari ou Mercedes comme ça d'un claquement de doigts. Mais euh, je ne pense pas qu'il en ait fini avec la F1. Après non, de toute façon, ce ne sera pas la carrière son père. Mais ça, ça fait longtemps qu'on le sait. Ouh, méchant. Bah, c'est vrai. Il mais... faut, faut être réaliste. C'est sûr. Bon, mais si, écoutez, est-ce qu'on peut dire quand même que Jackie X a été formidable ce week-end Ah, mais Jackie. Parce que moi, je suis désolé, si vous avez regardé non, Grand Prix oui. sur la FATE, vous avez enfin pu vivre en direct ce, que je ce dont je vous parle depuis des années. Ce moment où on voit non pas un dépassement, mais deux dépassements à l'écran. Mais que personne <rire> n'en parle parce que Jackie X aurait fait... Puis Mick Schumacher, c'est quand même un nom, et puis il fait une saison qui est pas mal. Et ça se termine par euh, Lyon qui Oui, effectivement, Jackie, ça, ça se passe bien entre les deux. » Vraiment, je rentre samedi. en France. Vraiment, je rentre en France <rire> juste pour voir un Grand Prix avec Keitan Vigneron parce que ça a vraiment l'air de valoir la peine. Et je ah, suis très à chaque fois. Moi, je suis très heureux faire parce, parce qu'il a tweeté Euh, déjà, il s'est fait signer son passe par Charles Leclerc, le géant Viduron. Mais surtout, il a tweeté qu'il va euh, remplir de nouveau des carnets pour 2023, ce qui veut dire qu'il remplit euh, pour une année. Parce que pour beaucoup de monde, c'est acquis qui est environ encore en Thaï-Fa. Moi, je vous rappelle que c'était sa 30e saison. Donc à un moment donné, le garçon, euh, il va certainement passer la main. Donc euh, euh, profitez-en tant qu'il est encore là. Il y a rallye 50 qui nous pose que vous donnez quelle note pour cette saison de f 1 Et bien notre note, on la réservera pour une émission spéciale. Exactement. Absolument. mais Oui, 1.50, dis-toi que Verstappen est champion du goût. Oui. <rire> oh. <a> plus... <rire> c'est forcément <rire> 0,5 sur 10. On n'avait pas vu une saison aussi moche depuis 2021. J'ai ouais, l'impression. Ah, c'est c'est de l'histoire de la F1 quand même pour se rendre. Ah ben son... j'ai <rire> Oui, moi. <ouais. rire> non, euh... on on vous laissera ça parce moi, que La saison 88, moi c'était la plus excitante, la plus passionnante qui existe. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, allez-y. Grand Prix Italie était pas top, en franc, quand même. Moi je suis désolé, mais c'est pas C'est McLaren qui a En fait, de McLaren, je n'ai plus qu'à trouver. J'ai vu qu'un manu grand fan de la saison 88, quand même. Non, bah moi, Grand Prix Italie était verdi. Il mettait un tour en tout le monde. Si vous voulez vraiment voir des purges, regardez 88. Attends, je vais me rendre compte, c'est affreux parce que McLaren était quand même sur une super série. Il gagne tout en 88. Il gagne encore les deux titres en 98. Le titre pilote en 2008. Bon, 2018 a existé. 2018, il signe Coca-Cola, c'est bien. C'est bien. Et ça vient encore de bouffe oui. Ça ne va pas. On va aller Il n'y avait pas un euh, ski chocolat, toi Non, Dans les bonnes saisons, je conseille une 1997 avec un, un allemand vice-champion du monde, euh, un excellent pilote allemand. Donc, voilà Vice-champion si avec 40 points. <rire> <rire> <rire> je ne pas le dire, ça. Vice-champion après cette <rire> pris la même branlée que Ricardo cette année, mais bon. <rire> Ah, ah. C'est pas grave car les téléspectateurs ne me regardent pas. Euh, bon. Je vous dis, si je veux voir des purs je regarde tous les essais libres 1 de gros gens chez As. Parce que les essais libres 1 de n'importe qui chez n'importe qui, c'est. <rire> si tu regardes moi, que joueurs, les, purs, euh... les essais libres 2 de week-end de sprint, c'est vraiment le pire du pire. Ah oui, ah oui. c'est clair. C'est vraiment. Ouais. D'ailleurs, Michael fera des lives commenter des essais libres 2 en week-end de sprint. <rire> Il ne faut pas le tenter sur des conneries pareilles. Il ne faut pas le tenter. Hein. Et, euh, bah, ça, euh, ça, va être, ça va être aussi l'équivalent des drapeaux rouges en IndyCar quand finalement tu parles que bouffe pendant une heure. Et c'est quoi la différence avec Grand Prix du coup <rire> Le drapeau rouge en IndyCar a lieu à 3h du matin donc je préfère Grand Prix. Euh, c'est un horaire beaucoup plus sympathique <rire> beaucoup plus à bord. Donc c'était bien. Les temps du 40, -40 un que dit après nous que j'ai vraiment suivi c'est 92 Eh bien euh, chapeau Parce que moi j'étais <rire> pas encore né. <rire> Putain, je, je me rends compte que je suis né l'année du titre de Nigel Mansell, mais après qu'il l'ait eu. C'est assez. Ouais, pour, pour les manches à, on attendra la saison, enfin l'émission spéciale. On va, on, va, on va quand même préparer des choses un petit peu là. là. Ouais, on, on va, va pouvoir décerner. Enfin. Euh... Ah bon Je ne t'ai pas mis au courant. <rire> on, <va rire> on va un présentateur passionné aussi. Il n'y a pas le foot pendant, pendant le Grand Prix. J'ai prouvé à maintes reprises ce soir que j'étais passionné. Pas ah, par bah, les mêmes choses que tu fais <rire> <rire> Moi, je suis désolé, toute la partie Cantoche chez Red Bull, pendant toute la saison, je trouve que j'ai évolué <rire> à un très très bon niveau sur cette partie <rire> précise. Après, voilà ouais, c'était moins bien. Il serait plus drôle si on va encore regarder un, nouveau grand... un ancien Grand Prix avec Manu, mais ça, c'est. On règle oui, ses soucis de 2021, ça Les ça Prix 2021 serait bien. Le Grand Prix du Mexique de cette année. <rire> ça, peut, ça peut se faire pendant l'hiver, ouais. Il faut qu'on fasse ça pendant l'hiver, mais avec toute l'équipe de Grand Prix. Là, ce serait rigolo! Là, ah on ouais, est 25 dessus, on rigole bien. Il va bien falloir, falloir qu'on s'occupe un petit peu pendant nos, nos, nos, nos chaudes soirées d'hiver ou froides. <rire> on a trois semaines d'intersaison. En fait. <rire> ça va être bien. Non, on a une vraie intersaison, si ça n'est profitante. Oui. bon euh, non, Le ça, début ça, de ça, saison, comme plus proche. Donc, euh, est ouais, Le, ça fait trois fois qu'on me dit on a une vraie intersaison cette année. Moi, je, je, on se retrouve avec grand plaisir pour la première émission après le Grand Prix de Bahrain. où vous serez déjà tous les cibés, parce qu'on n'y aura pas eu d'arrêt. <rire> on se dit, allez, plus que 30 courses cette année, on n'est pas loin. Euh... Non, mais dans, 20, dans 20 ans, ça sera, on a une vraie intersaison. On a une semaine entière sans course. <rire> il va falloir, falloir s'occuper. <rire> <rire> on, va, on, va, on va commenter tout le monde de ces livres de Frenzen en 97. <rire> voilà. et ça serait beaucoup pas du que la saison 2030 parce que le titre gagné dès le mois d'avril était un petit peu chur mais c'était pas c'était ça <rire> dès le mois d'avril sur les points donnés en essai libre 2 justement ouais. <rire> <rire> parce que ce qu'on a oublié de vous dire c'est qu'ensuite les, les grands prix seront classés au pro-rata c'est à dire que les premiers grands prix rapporteront plus de points que les derniers donc... <rire> C'est vraiment... Le ouais, grand prix d'Abu Dhabi, il rapporte 2 points au vainqueur, c'était pas... Non, y a Il dit, rapporte plus de points selon le promoteur, l'argent que donne le promoteur. Donc, pareil, euh, mais Abu Dhabi ils auront beaucoup de points. On oh. va choisir correctement ces grands prix de très Le, content, tout le, ça. Gr le grand prix d'Abu Dhabi, le vainqueur, emporte 0,225 points. Et une médaille. <rire> non, pas de mmh. chocolat. Chocolat. <rire> Rapport, ah, amène surtout la bouffe. Incroyable. Il y, y, y a des vraies médailles maintenant, rappelez-vous. Ils ont, ils ont euh, commencé oui. ce week-end à donner les ouais. vraies médailles. Donc, ce week-end, ils ont donné des, des vraies médailles oui. oui. Ah ben, je t'appelle, non. a une médaille maintenant, parce que vu que la coupe, c'est souvent l'équipe qui la garde, et ben, ils donne un truc à mettre en plus chez lui. Moi, je suis désolé, ça va finir dans les années 80 avec des couronnes de laurier, des machins, les... ça va être. Les épreuves, ils des médailles aussi au bout moment, dans les contrats. Les médailles aussi, hop. Le mec qui fait, fait le hat qui fait un pôle victoire en tout cas, il repart avec une médaille et un pneu. Donc c'est ça. <rire> ah, c'est. Ouais, oh la vache, oh là, Et une grosse somme d'argent aussi. Mais ce qui, serait, ce qui serait bien pour le vainqueur, c'est de boire une grosse bouteille de lait. Comme ça, ça économise sur le budget plafonné de la bouffe. <rire> c'est vrai que ça se trouve, je dis ça en fait au pied. Des... Si tu montes sur le podium, tu te charges de Prosecco. Hein, tu te fais comme un ballon, mais comme ça, tu manges pas. Après, tu bois pas, auras, tu seras bien. <rire> pas, de, pas de gâchis. Voilà, bon, D'ailleurs, <rire> si sa carrière en la fin n'évolue pas, on pourra peut-être l'appeler Pierre Gâchis, et c'est là-dessus on va se <rire> quitter parce que oh là là, là ça, devient... ça devient dur ah, ouais, mais... vous faites des fins d'émission après 23h aussi maintenant Moi bon, je, je, je tiens plus Moi après ces moments là c'est le... le moment et où est on est donc, fait par un couille voilà. et donc rendez-vous dans deux jours <rire> pour longue. une émission qui se tient minuit et demi la mission spéciale sera longue déjà ah oui puis mission spéciale il va falloir ouais falloir se préparer très clairement on se retrouvera on, heures pour <rire> on se préparera bien on se retrouvera donc au mois de décembre pour une nouvelle édition de, de grand prix on distribuera nos notes nos tops nos flops nos points nos Tête cadeaux tout ce qu'on veut peut-être de cons on trouve ce que ça c'est ce que vous attendez avec une, une énorme impatience euh, on se retrouve jeudi évidemment pour un nouveau numéro du Racing Café j'ai lu tout à l'heure un tweet innommable qui a quand même dit euh oh Mais de quoi est-ce que vous allez bien pouvoir parler maintenant euh, qu'il n'y a plus de Grand Prix de ce jeu Bon, enfin... <rire> franchement qu'on a besoin d'informations pour parler de quelque chose, que ce soit dans Grand Prix ou dans la Signe Café. On va pas être déçus. Il euh, y aura largement de quoi faire pendant cette intersaison. Eh hey, C'est limite les meilleures émissions parce que c'est celles où on peut parler de, de, de sujets euh, pas dans l'actu chaud, justement. On s'est tombé à 5% de sport mécanique. Ah, mais, en fait, tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus sa peau la coque. On aura un meilleur pâtissier, hop. Ah, ne me spoilez pas parce que mercredi je ne peux pas regarder <rire> <rire> attention <rire> merci Manu, Franck Alex et Paul c'était super de vous merci, avoir Mickey. pour cette dernière, enfin, pour cette dernière dans le format habituel avant de terminer correctement avec notre émission spéciale mais merci beaucoup d'avoir été les amis merci le chat vous avez été formidable comme d'habitude on se retrouve jeudi pour le Racing Café comme à son ma très fort sympathique ciao ciao tout le monde Ciao. Hallo.